Bye. D'émission rock classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Comme d'habitude, je vais vous présenter la sélection rock la plus éclectique, la plus éclatée des ondes. Je vais vous présenter à peu près tous les genres de musique associés, regroupés sous la grande bannière rock classique. On va entendre du rock psychédélique, du folk rock, du southern rock, du rock'n'roll, a d du hard rock, du rock progressif, du jazz rock, du blues rock. Du boogie, du rock québécois, du funk ainsi que du m é t a l au cours de la deuxième moitié de l'émission. On va entendre entre autres des formations des artistes comme Paul McCartney, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Pagliaro, autre chose, Chicago, Steve Hill, a l m o n d Brothers Band, Frank Zappa, les Dor o s Scorpions, Accept Rage et The Cult. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de hard rock anglais plutôt obscur qui a commencé sa carrière dans les années 80, Fast Way. Et je vais vous faire tourner une face entière d'un album véné classique paru en 1972, il y a exactement 40 ans, le disque Toulouse Street des Doobie Brothers. Et je vais vous présenter les nouveaux albums de Moonspell, Creator et Neil Young and Crazy Horse. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force cette 801e émission et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un groupe très marquant de la fin des années 60 de Mamas and de Papas avec leur immense classique California Dreamin'. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 8 9 FM. Avec、euh, leur immense c l a s s i q u e California d r e、euh, a m i n morceau de leur、euh, premier album If You Can Believe Your Eyes and Ears de 1967. C'était l'anniversaire、euh, d'un membre、euh, du, des Mamas and e Papas cette semaine. e f f e c t i v e m e n t la naissance de Michelle Phillips, née Holy Michelle g i l l e、euh, m Bien sûr, d e s Mamas and e Papas, c'est vrai, c'est 68 ans cette、ouais. semaine.、Une、très belle femme. Oui.、Ouais. Et c'est la seule survivante. Euh, les, les trois autres sont morts.、Euh, Maman Cass est décédée il y a une、Ça、quarantaine d'années.、Ouais. Ouais. Euh, et les deux autres sont décédés dans les dix dernières années,、ouais. euh, Évidemment, vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon f é t z b é l'authentique, véritable historien de s i f o puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Des éphémérites. D'habitude, c'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante, fantastique histoire du rock. Dis-moi, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la semaine du 4 au 10 juin? Eh bien, comme à chaque semaine, nous avons des semaines les plus intéressantes. On débute en 1944, le 4 juin 1942, dis-je, oui, avec la création de l'étiquette Capitol Records. C'est bizarre, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus vieux que ça, que Capitol Records. Ah, moi aussi. Genre,、euh, la première étiquette majeure,、euh, ouais. quelque chose comme ça.、Ah, ils, ont eu, ils ont eu une montée quand même assez figurante, puisqu'en 20 ans, ils sont devenus l'étiquette la, la, la plus grande aux États-Unis. Ils ont eu la, la, la chance la, la chance ou、euh, le flair de mettre la main sur、euh, des artistes majeurs、oh, ouais. euh, comme Frank Sinatra. Exactement, Matt、euh, Dinkle aussi, qui a,、ouais. qui a été signé sur Capitol.、Euh, ensuite, les Beatles,、euh, les Beach Boys.、Euh, Ça, ça les a aidé s、ouais. à être. Et ils sont encore toujours très dominants pour ce qui、ouais. est、euh, des albums, mais ils, ils jouent beaucoup sur leur vieux catalogue. C'est-à-dire,、mm -hmm. ils ont encore les droits des Beatles, ils ont、ouais. encore les droits des Beach Boys. Donc,、ouais. d'ailleurs. Pink Floyd également, oui. oui, effectivement. Donc, pour tout ce qui est、euh, étiquette américaine, en fait,、euh, ils ont réussi vraiment à faire leur place. Et c'est encore et toujours aussi Capitol,、euh, physiquement, quelque chose de très, très beau, p a r c e q u e c'est la, la Capitol Tower, en fait,、oui. hein, qui existe encore aujourd'hui. Un édifice très particulier à Los Angeles, fait, fait en rond. Oui, exactement.、Mm -hmm. J'ai toujours voulu visiter ça, pas nécessairement parce que c'est les bureaux de Capitol, <rire> mais je veux voir comment c'est fait à l i n t é r i e u r Parce oui. que ça, ça doit être un peu bizarre. Ça doit être、euh, comme un bateau.、Ouais. Oui, oui, exactement. o u fait en pointe de a t e a u Tard, je sais pas quelque un, chose. Un bateau pas, sans,、euh, sans, sans poupe ni proue. Oui, ouais, ouais. exact. C'est assez particulier. <rire>、euh, nous avons également,、euh, dans cette journée du 4 juin 1945, la naissance de Gordon Walter, membre de Peter and Gordon, qui est décédé, malheureusement, en 2009. C'est Waller. Waller. Oui, o、oui. u Oh! Oui,、ouais, Walter, plutôt. Oui, je viens de voir ça. Il est décédé en 2009 il est Décédé en 2009, oui, oui malheureusement. J'ai oublié de, de quelle cause, par contre. Qu'est-ce qui, qui qu qu a causé sa mort Oui. En fait. Et l'autre moitié du duo, c'était Peter, Hasher, oui, le, Peter le beau Asher, le beau-frère de Paul McCartney dans les、Exactement. années 60. Oui.、Mm. Euh, qui. Euh, Qui ont connu ben, en fait, un certain succès.、Hein? Il y a、ouais. eu de, de, de bonnes mais, pièces. Mais c'était très, très pop.、Euh, oui, oui,、ouais. oui. Ah, oui. et Puis d'ailleurs, Paul McCartney avait donné, je pense, une pièce、Semple、à Peter oui, Gordon、oui. à l'époque où c'était son beau-frère, d'ailleurs.、Euh, euh, step Inside Love, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose du genre. J'ai un genre de b e s t o f de Peter Gordon chez nous à la maison. Je voudrais juste de l é c o u t e parce qu'il y a quelques pièces que j'aimais bien, mais il、ouais. y en a d'autres, c'est vraiment、ouais. très, très, non, très pop. Non, c'est c'est, c'est Oui. un peu trop,、euh, pour mes goûts. trop orchestral, e、euh, u et, euh, sucré. Euh, Effectivement, ouais. On allait un peu trop loin de ce、ouais, qu'on avait. Un ouais. Donc, également, en 1986, cette fois-ci, les producteurs de Beatlemania, une revue musicale de Broadway, qui sont obligés de payer 10 millions de dollars à Apple pour, e、euh, n en fait, parce que les spectacles ressemblaient trop à ceux、euh, des, en fait, les, les spectacles, ressemblaient trop à u x Beatles. s i n s p i r e s t i n s p i r e des Beatles, des Beatles effectivement. e、euh, t il y a eu, euh, donc, euh, 1006 représentations de 1977 et 1979.、Euh, on disait, en fait, not the Beatles, but, a u Incredible simulation.、Ouais. Donc, on parlait de simuler les b e a t l e s Tu sais,、euh, j'ai même vu ce spectacle-là.、Euh, ils sont même venus à Trois-Rivières aussi.、Euh, mm -hmm. Au début des années 80, ça devait être en 81, 82. Là,、okay. euh, ils étaient venus au Colisée euh, devant euh, pas mal de monde. C'était pas mal plein. Euh, et, euh, ben, évidemment, c'était un, un, un hommage. Moi, j'aime pas tellement ça, <rire> les hommages en général, mais il y en a de très réussis.、Mm -hmm. Ça, c'en était un. C'était pas si mal.、Là. Euh, l e u r a i s eu e u e l ressemblait pas du tout là,、ouais. aux Beatles, mais、bon, c'était、euh, quand même une belle mise en scène. C'était bien. C'est un peu un des problèmes en fait, des groupes hommages. C'est、ouais. qu'ils sont pas nécessairement toujours très t ressemblants. è s r Non. L'effort qui est fait également pour ressembler à la dite personne peut être parfois plus fort ou moins、ouais. fort,、euh, dépendant. Il、ah, y a de des de... fois, c'est pathétique. <rire> Moi, j a i jamais vu un bon hommage à Led Zeppelin, d'ailleurs. La plupart que j'ai vu étaient.、Euh, les meilleurs étaient au mieux médiocres. Ouais, c'est ça, exactement. Par contre, j'ai déjà vu un hommage à Kiss hallucinant. Ah oui.、Euh, qui s'appelait Dress to Kill.、Euh, euh, e <rire> t c'est peut-être le meilleur spectacle de Kiss que j'ai vu. <rire> ah, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment particulier. On, je sais qu'il y en a eu,、euh, des, des, des、euh, Euh, un, un groupe hommage aux Beatles qui, sont, qui est venu、euh, à Trois-Rivières récemment, au festival l'an dernier. l a n é e dernière. C'était、ouais. pas, euh, pas très. très ouais,、génial. tableau, on a vu ça. Ouais, on avait vu ça. Ouais. Ouais, ouais. Avait vu ça. Moi, je i s n a u a i été impressionné, i s c'est ça. Exactement. Moi, je suis vraiment pas un fan de groupe hommage. Peut-être,、ouais. mis à part.、Ah, surtout pas pour les Beatles. Non, exactement. Surtout pas pour les Beatles. Musical Box pour Genesis. Ah oui, ça, ça, c'est i n t é r e s s a u s t r a l i a n Pink Floyd, j'irais également、oui. voir ça. Mais pour ce qui est des Beatles, on ne touche pas un、ah, non, groupe Beatles. Non, non, non. D'ailleurs, comment tu as trouvé l'idée de. Il y a un album. Hommage、euh, Fab For Forever. que、euh, Les artistes québécois ont, ont enregistré des, des, des pièces des Beatles.、Euh, je trouve que c'est juste surfer sur le succès de quelqu'un d'autre. Et là, c'est encore plus aberrant parce que c'est juste un album. Ce ne sera pas une série de concerts. Ce ne sera pas justement essayer de leur ressembler pour faire revivre aux, aux gens、euh, l'esprit de,、mm -hmm. de cette époque-là. Donc, c'est vraiment juste de surfer sur le succès d'un. Et de, autre. de tourner à la radio, c o u r o l e m e n t Exactement. La radio commerciale, hein.、Si、oui. Parce le, que le... c'est sûr que ça ne jouera pas ici. On n'en fera pas jouer.、Oh, non, euh, non, non, certainement non. pas. Absolument pas. <rire> Ce qui nous amène à l'année la, 1997, oui, toujours dans la journée du 4 juin, avec le décès de Ronnie Lane, bassiste des Small Faces et des Faces. Il était atteint de multiples scléroses depuis、euh, 1977. Oui, Sclérose、euh, en、euh, plaques. Sclérose en,、euh, en plaques, exactement. Ouais, ouais. Euh, euh, il y avait eu des concerts bénéfices même、ouais. euh, pour lui、euh, au début des années 80. Je m'y paye, j'avais participé à ça. Plein de. de De gros noms du rock,、euh, Jeff Becks, je me rappelle bien aussi.、Mm -hmm. Effectivement. Très malheureux. Euh, et également en 1997, la même journée, bien, le corps de Jeff Buckley est retrouvé sans vie、euh, dans un quai de Memphis.、Euh, en fait, il était、euh, disparu deux jours auparavant, alors qu'il nageait avec des amis. et Il s'est fait emporter par le courant、ouais. euh, et malheureusement euh, décédé. Euh, donc, euh, non, non, non, non. Il est décédé à l'âge de 27 ans, tout comme son père. Ouais, son père, qui était mort son...、euh, extrêmement jeune.、Euh, oui, mais lui, euh, euh, Son -être père être est décédé qui... ouais, de, de, de surdose.、Ouais. Ouais. Ouais. Très malheureusement. Ce qui nous amène au 5 juin, hein, parce que c'était une petite journée. Une petite journée, et le 5 juin également est、euh, quand même semblable. Et on débute en 1956, en fait, avec la sortie de Bebopalula de Gene Vincent, cette pièce、euh, qui va s'écouler à plus de n million d'exemplaires dans、euh, les semaines suivant sa sortie.、Oui. Ce qui est quand même assez incroyable. Paul m c c a r t n e y en a fait une, une bonne reprise euh, euh, sur son album Unplugged. Ah oui? Oui. Ah, en fait, l'album、euh, commence avec cette pièce b l b e b a l e Doo. u、ouais, Paul ouais. McCartney, qui, qui aime beaucoup hein, rendre hommage à ses,、oui. euh, ses, ses influences.、Ah, c'est、euh... ça. Il était très jeune à l'époque, en 1956. Paul McCartney, avait 14 ans. Oui, exact. Et ce qui est intéressant de voir, justement, quand il revient à, à ses, ses influences, Paul McCartney, c'est un des seuls musiciens, peut-être avec Ringo Starr et les autres qui étaient là avant, n a l l a i t pas avoir. Euh, les Beatles comme influence. En fait, c'est ce qui est le plus incroyable et donc c'est ce qui, ce qui、ouais. rend、euh, plus intéressant encore. Parce ben, que... les, les premiers artistes,、euh, je dirais, importants ont comme influence,、euh, c'est ça, les, les, les pionniers du rock'n'roll.、Mm -hmm. On pense à Led Zeppelin,、euh, Deep Purple,、euh, ces gens-là, leurs idoles, c é t a i t soit les vieux, vieux bluesmen là,、euh, comme Robert Johnson, Ou、euh, les premiers rockers comme Eddie Cochran,、euh, Gene Vincent,、Exactement. Elvis, évidemment. Ben oui. Elvis, q u i faisait quelque chose de bon. Oui. Dans les、ouais. années 50. Exact.、Ouais. Par la suite, ça s'est un peu détérioré, mais. Oh, pas rien <rire> qu'un peu. <rire> Par la suite, le 5 juin 1975, Sid Barrett se présente au studio d'Abbey Road, alors que Pink Floyd réalise le mixage de Wish You Were Here. Euh, et euh, donc. Sid Barrett s'est présenté, il était en pyjama, les, le crâne rasé, il se brossait、oui. les dents aussi, selon、euh, les ben, gens. Donc,、oui. euh, oui. il était, e、euh, il était assez particulier et, et David Gilmore u t Roger Waters ont,、euh, Euh, v r a i m e n t des souvenirs très, très, très, très incroyables, en fait, de cette période-là.、Oui. Ils ont écouté, ils ont réécouté, je pense, c'était la pièce Shine on You, Crazy Diamond.、Oui. Euh, et, euh, en fait, ils voulaient le réécouter après la première écoute. Et c'est Barrett, il、mm -hmm. dit Bah, vous l'avez déjà écouté, c'est correct. Pas obligé de le réécouter. Ils disaient ça aux autres, ils voulaient entendre, savoir s'il fallait qu'ils rajoutent des trucs ou qu'ils travaillent dessus.、Euh, Barrett n'était pas impressionné du tout,、mm -hmm. mais c'était une pièce qui était prévue pour、euh, lui rendre hommage. Ce qui est, est assez particulier. C'est ça. Il l'aura、ah. rendu. d、euh, u visite de façon impromptue. C'était、mm -hmm. absolument pas prévu.、Non. Et、euh, je me rappelle pas, je pense que c'est、euh, Roger Waters q u a éclaté.、Euh, a éclaté en s a n g l o t voyant ce que l'autre était devenu. Il avait vraiment mal vieilli.、Oui. Et ça, en très peu de temps,、oui. hein, parce que. Euh, ce type-là, il jouait avec lui là,、euh, six ans avant. Là. Ouais, Juste six、ça. ans avant. Exactement.、Et、ils ne se, se sont pas vus en fait, dans cette période-là en fait, parce que le groupe était occupé, mais aussi parce mais ouais, que. i l Très t occupé. Avait... Pink Floyd, c'est un <rire> groupe qui travaillait énormément hein, à la fin des années 60, début 70. Il n'y avait absolument pas u n e minute là, pour.、Euh... Il n'y avait pas de temps libre. Non, là, non, vraiment、ouais. pas. C'était sans arrêt, et、euh, c'est ce qui justement donc, Sid Barrett qui, qui, qui était lui complètement déconnecté de la réalité、mm -hmm. de l'autre côté et qui, qui est allé leur rendre visite. Et ça, ça a influencé d'ailleurs la création de Wish Your w e e h e r e justement、euh, pour l'orienter complètement,、euh, pratiquement en, en hommage, oui, en fait, en hommage Sid Barrett, à Sid Barrett. i t un hommage à Sid Barrett. Très, très, très, très bien réussi、ouais. en fait. Ça, c'est une des anecdotes les plus célèbres de, de,、ouais. de l'histoire du rock,、euh, la visite de Sid Barrett.、Euh, À ses anciens、euh, collègues de Pink Floyd、Exactement. en 1975. Et c'est pas, pas, pas une légende urbaine, c'est quelque chose qui non est arrivé. Non, c'est vraiment arrivé, arrivé c'est encore plus incroyable. Tout à fait. Ce qui nous amène par la suite en 1977, alors qu'il y a un désastre en fait pour Alice Cooper, alors que le rat、euh, qu'il devait offrir en pâture à son b o a c o n s t r i、euh, c t e u r le m o r t oui, et, et euh, cause euh, en fait la mort de son bois. Oui, et donc pas d'Alice Cooper. Non, non, pas d'Alice Cooper, voilà. C'était la t o u r n é e de France qui n'était pas nécessairement bien réussie de ce côté-là, mais donc c'est le rat qui devait être la nourriture pour tuer le serpent. d e s serpents mangent comme ça des souris, des rats, des grenouilles, toutes sortes de trucs, et le rat, semble-t-il, était assez virulent, e m p o i s o n n é son son prédateur. C'est ça qui est le plus incroyable. La proie est devenue le prédateur. Il y en a t i Il y a plein d'histoires, Alice Cooper, avec son, son fameux serpent, tu sais, qui en avait déjà perdu un dans, dans、ah、le、oui. bol de toilette d'un hôtel. Et que je ne me rappelle pas quel l e était d e musicien. C'est-tu Beau Dédley ou.、Euh, je ne sais pas. Je pense que c'était Beau Dédley qui était、euh, dans la même chambre, genre une semaine plus tard, il était aux toilettes et le, le serpent est sorti. <rire> Ça doit être assez incroyable. s t horrible. Il n'y a rien à faire à v o r e n d r là. Dire, il, vraiment, on, il ne peut pas rien faire、ouais. le, le serpent s'était échappé dans les canalisations comme ça、mm -hmm. euh, et il a disparu pendant une semaine, il me semble.、Ah, ouais. C'est incroyable.、Mm. vraiment incroyable. <rire> Par la suite, en 1990, eh bien,、euh, soulignons cette fois-ci le décès de Jim Hodder qui a été lui batteur pour s t e e l y d a n Oui. Très malheureux. Euh, également, un autre décès en 2002,、euh, le décès de Didi Ramone,、euh, qui a été bassiste pour le groupe、euh, Les Ramones. Bien sûr, il avait 50 ans.、Euh, son vrai nom était Douglas Glenn c a l v i n、euh, Il est décédé d'une overdose d'héroïne. Et sur son, son épitaphe, en fait, on peut lire OK, I Gotta Go Now, tiré de la chanson <rire> Highest, Highest Trail Above. Oui, c'est t r i s ça, 50 ouais, ans、ouais, e n c o r a eu une d e m a n e Ouais, écoute, Les, les, les, les r a m o n e s e n p l u s sont connus,、euh, soit en fait sont morts de, de, de cancer ou sont morts de. de o u Il i y en reste un,、euh, juste un, il me semble, c'est Markie. Markie qui est encore vivant. Je ne sais pas dans quel état il se trouve, en、mm -hmm. fait, là, mais l en fait autres, un album là, il y a、euh, deux ou trois ans avec Teenage Ed, un groupe de punk、euh, canadien. Ah ouais, ça, oui, ça, je l'ignorais.、Mm -hmm. ah、c'est intéressant de savoir ça.、Mm -hmm. Il reste actif、oui. euh, malgré les années, c'est quand même bien. Euh, nous avons également en 1900,、euh, ah, 1900 en 2003 plutôt,、euh, The Project, un groupe formé par les ex Guns N' Roses,、euh, Slash Duff m c k e g a n ainsi que Matt Sorum,、euh, choisissent Scott Wiland e comme、euh, chanteur de ce qui allait devenir en fait Velvet Revolver. Oui. c e s t un groupe ouais, correct. Dans le champ, c'est un groupe correct. C'est un groupe de gros rock, en fait,、mm -hmm. hein, comme on peut dire. C'est un, une production un peu lichée, mais.、Oh, oui,、euh, c'est formaté、euh, radio-commercial. Oui, exactement. C'est sûr, mais、euh, pas si on p a r e ça, mettons, à des groupes du genre comme Nickelback,、hey, c'est bon, maudit, il y v a le e t t e r w l k e r C'est pas mal mieux. Mais avec,、euh, tu sais, en plus, des gens qui connaissaient ce q u i leur affaire, en、mm -hmm. fait, a u s s ce qui aide un peu. Euh, donc, à cette,、euh, cette formation qui, qui n'existe plus, par contre, i Ben, ils ont j o u é ensemble avec、euh, Scott Whalen.、Euh, il me semble que c'est l'hiver dernier.、Okay. Là, ils ont donné、euh, un spectacle là, à Los、ah. Angeles.、Euh, donc, ils vont peut-être se rabibocher comme ça.、Ouais. Mais, euh, C'est moyen、ah, i、oui, l s sont tous occupés chacun de leur côté. Slash、oui. vient de sortir un album、oui. en solo avec、euh, le chanteur Miles Kennedy.、Oui. Euh, Scott Whalen est retourné avec、uh, Stone Temple Pilots.、Mm -hmm. euh, et euh, le bassiste、euh, dont le nom m'échappe en ce moment. Euh, euh, Duff McEagan, lui il、euh, était batteur. Non, non,、Matt、Duff, c'est Duff, Duff, Duff. McEagan. Il、oui. euh, a son groupe, là, Loaded Gun il、euh, mm -hmm. a fait quelque chose l'année dernière. Euh, qui ne m t pas tellement impressionné、ouais. d'ailleurs.、Euh, donc, ben, ils, sont, ils, ont, ils sont quand même occupés. Alors, ouais, donc, je ne suis pas sont... sûr que. On ne、voilà、les verra avoir... pas si tôt. Pas sûr. <rire> Et nous terminons cette journée du 5 juin, cette fois-ci en 2007, avec Paul McCartney qui lance Memory Almost Full, son 21e album solo.、Euh, je ne sais pas, toi, est-ce que tu l'avais aimé、memory? Non, non. non. non ben, plus, je ne suis pas d i r e que je l'ai détesté, mais. Euh, très déçu、euh, par rapport au précédent, là, Chaos and Creation in the Background. Ça, écoute, c'est un des meilleurs albums qu'il a fait à vie,、ouais. là, ah, ouais. en solo.、Euh, Memorial Almost Full,、euh, c'était moyen. C est, c est, en fait,、euh, cet album-là, en plus, avait été travaillé avant la création de Chaos and Creation. Il avait、mm -hmm. été laissé de côté, justement, pour、mm -hmm. enregistrer cet album-là, qui s'est fait quand même assez rapidement.、Euh, et il est revenu, en fait, sur ces pièces-là, par après. Il y avait eu un succès qui était Dance Tonight,、mm -hmm. qui était. Correct, mais ça、ouais. en plus.、Euh, c'est la... correct quand, quand il a fait u n spectacle, là, mais,、ouais, ouais, ouais, mais, mais euh... c'est pas très emballant. C'est ça, et l'album date déjà de 2007, donc il pourrait. C'est-à-dire, moi, je, je l e v e r r a i s plus r a j o u t e r des pièces en spectacle de Chaos and Creation in the Backyard que des pièces de、mmh. Memory Almost Full. Mais bon,、ouais. ça, c'est lui qui décide, c'est sa ouais, vision à lui.、Ouais. En 2008, à Québec, il avait fait.、Euh... Euh, Fine line. line. Mais en fait,、euh, peux, je peux comprendre aussi pourquoi il ne fait pas nécessairement concert parce qu'aucun de ses musiciens était sur cet album-là. C'est ça, il l a fait t o u j o u r Donc peut-être、ouais. que c'est pour ça qu'il ne veut pas nécessairement le faire、mm -hmm. en show avec ses、mm -hmm. musiciens-là. Oui. C'est un album qui n'a pas eu beaucoup de succès non plus. Cassandre c r i n o n Pourtant,、euh, je trouve que c'est vraiment、oh, son meilleur album.、Oh、oui, absolument,、euh, c'est ça. Mais ce n'est pas mais... parce que c'est bon et que c'est excellent et que c'est merveilleux que ça va se vendre. Oui, effectivement. Souvent,、ouais. là.、Euh, et pourtant, il a、euh, tout mis de son côté.、Hein? Il y、ouais. avait aussi、euh, une photo de lui, alors qu'il était jeune, là, même、ouais. avant les Beatles,、ouais. sur、euh, la pochette, donc pour que les、mmh. gens, peut-être, soient intéressés à l'acheter.、Mmh. Mais il、euh, faut dire que c'était une période un peu、euh, difficile aussi pour l'industrie du disque, lorsqu'il、ouais. est lancé. C'était un petit. Le début, de, le, le début du déclin. Oui, mais en fait, c'était、ouais? sur、euh, l'étiquette Capitord. Oui,、euh, Capitord.、Ouais, Et à、seul. ce moment-là, on mettait des copy control sur s les,、euh, les CD. Donc, des l o g i c tu... i e l s malveillants également, qui étaient i n s t a l l é s c est... Est Oui, c'est ça. Et tu ne pouvais pas le mettre sur ton ordinateur,、ni、ce disque-là, ni sur ton lecteur MP3. Donc, ça, c'est vraiment moche.、Ouais. Ça, c'était vraiment une décision ultra stupide de la part de la compagnie de disques. Qui venait vraiment écœurer les gens qui continuaient à acheter des disques.、Là. Je ne peux d'ailleurs toujours pas l'écouter sur mon i p o d <rire> J'ai d é c d je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps、oui. que ça, mais、euh, il va falloir qu'il y ait u r u c Mais o n c e u t p a s on ne peut pas. Il faut le racheter sur i t u n e s C'était vraiment une décision complètement ridicule là,、oui. de la part de l'étiquette de disque. Mais、euh, tout de suite, on va aller en écouter une pièce de cet album,、euh, Memory Almost Full,、euh, qui est peut-être la meilleure pièce, en tout cas la plus remarquable de l'album, Only Only o n Only. Mamanose. Vous êtes à l'antenne de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou, 89.FM. o u i effectivement. Have a cigar. Diatribe、euh, virulente contre,、euh, contre l'industrie du disque euh, qui, euh, bon, qui a toujours été,、euh, qui a toujours fait des, des, des choses、euh, souvent ridicules et discutables、mm -hmm. euh, et euh, ça nous montre la superficialité de, de, de ce monde. C'est tiré de l'album Wish You Were Here de 1975 dont on parlait、euh, il y a un moment.、Euh, Euh, Sid Barrett est allé visiter ses anciens collègues à, à l'époque et ça les a un peu.、Euh, ben, on se disait、ouais. carrément traumatisés, hein, cette,、ouais. cette visite. e f f e t e e t juste avant ça, on a entendu、euh, Paul McCartney avec Only m a m a k n o w s C'est probablement la pièce la, plus,、euh, la meilleure,、mm -hmm. la plus remarquable、oh, ouais. de son dernier album studio de matériel.、Euh, Uh, inédit à l'époque, Memory Almost Full de 2007. Il、uh, n avait pas sorti de disque studio avant le début de cette année,、uh, disque de jazz, Kisses、mm -hmm. ouais. uh, uh, il... on the Bottom.、Puis、seulement des, des reprises. C'est、enfin. ça, des reprises.、Euh, il s'est fait plaisir、mm -hmm. et c'est correct,、euh, mais on a hâte d'entendre、euh, du nouveau matériel plus rock, je dirais.、Mm -hmm. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de Simon Fitzbrit et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 6 juin. Effectivement, on débute en 1947, cette journée bien chargée, avec la naissance de Tony Williams, le batteur de Dire Strait, s qui célébrait ses 65 ans cette semaine.、Mm -hmm. C'est également、euh, une autre naissance, c'est celle du guitariste virtuose Steve Vai, qui est né le 6 juin 1960, ce qui lui fait 52 ans、ouais. euh, cette année. Donc, ça, c'est、euh, vraiment un guitariste、euh, fantastique.、Ouais. Écoute, je pense qu'il avait 16 ou 17 ans quand il a commencé à jouer pour、euh, Frank Zappa. Ouais, et, et ça, c'est incroyable,、euh, là, parce que pour jouer avec Frank Zappa, il fallait vraiment être un virtuose incroyable. Et c'est d'autant plus impressionnant que Steve Vai avait ça, 16 ou 17 ouais, ans. Oui, exactement. Là, donc... Et、euh, en fait, Frank Zappa aussi, lui.、Euh, L'invitait chez lui pour pratiquer. i l p r a t i q u a i t les deux ensemble, i l j o u a i t des bouts et des trucs comme ça. Et s t e v e Verre, en fait, Frank Zappa, des fois, il se mettait à jouer des trucs. Il disait, Stevie Verre, retiens ça. Avec là, Verre le retenait, il pratiquait. là, il revenait comme trois mois plus tard là-dessus. Il disait, Hey, tu te rappelles-tu de ça? Il disait, Oh, oui, il sortait les feuilles de notation s qu'il avait écrite. Tu sais comment il a rencontré, il a pris contact avec Frank Zappa? Euh, il, avait, euh, il avait écouté la pièce、euh, de Black Page, oui. Qui, oui. qui était une pièce très très compliquée,、hum. et、euh, il a écrit les partitions. Et il est allé voir Frank Zappa en disant Est-ce que c'est ça Et là, ç a n'a p a s é t é i n c r o y a b l e m e n t impressionné. Tapouté, ouais. Ouais. <rire>、ah, euh, Black Page, Black Page c est, c est, c est justement, ça s'appelle comme ça parce qu'il y avait tellement de notes sur la feuille que c'était vraiment du noir.、Oui. C'était dans les plaisirs de Zappa, hein, de compositeur, de rock aussi, de, de, vraiment. Ces m u s i c i e n en fait,、euh, même Steve Hart la trouve quand même compliquée et ces m u s i c i e n vraiment, i l d i s a i t que c'était un tour de force. d'être C'est a a p b l de ça, quand, ça. Qu est, quand Frank Zappa est arrivé avec、euh, cette partition-là et qu'il l'a montré à son batteur de l'époque, Terry Bozio, Bozio disait Je ne serais jamais capable de jouer ça, c'est impossible. <rire>、ah, c'est quelque chose d'assez incroyable.、Mm. Même. Nous avons également le 6 juin 1960, Roy o r b i s o n qui lance Only the Lonely, son tout premier album,、euh, et qui est accompagné de la pièce homonyme, franchement,、euh, qui a été un de ses, ses grands succès,、ah、en、ouais. fait, en carrière. Que j'aime pas tellement.、Bon, C'est、euh, devenu q kétain. C'est très、euh, mélodique.、Euh, Ça fait p a r t i r mon oncle un peu aussi. <rire> C'est l'association que je fais dans ma tête de cette pièce-là.、Ouais, euh, euh, un beau mix avec、euh, cet ado d'or. Oui,、euh... <rire> exactement. Effectivement.、Ah, C'est incroyable. On voit également en 1962 les Beatles qui ont、euh, une dernière chance d'auditionner pour、euh, un label d'envergure, alors euh, que euh, le groupe joue Love Me Do ainsi que Ask Me Why pour George Martin, producteur d'EMI,、mm -hmm. en fait de Parlophone et d'EMI.、Oui. Euh, C'était vraiment leur dernière chance et il a fallu que Brian Epstein aussi、euh, convainque Martin de vouloir、oui. les entendre aussi. Martin avait quand même détecté qu'il y avait quelque chose parce qu'il n'était、oui. pas très impressionnant,、euh, semble-t-il. Mais il a détecté quelque chose et s'est dit si je ne leur donne pas leur chance, ils sont finis. Je pense qu'ils valent plus que ça. Exactement. Et, <rire> il a très bien fait. <rire> La suite, en 1964, et bien sûr, les palmarès américains, les Beatles sont au numéro 10 avec PS I Love You. Pendant ce temps, une annonce mystérieuse fait son apparition、euh, dans le Music Trade Paper euh, et euh, donne cet avertissement. Nous voulons avertir le public que les Rolling Stones vont anéantir les Beatles. o u a s c'est pas terrible. Ça a passé, non, ça, disons, que ça a pas passé proche du tout, mais ça. Ça n'a pas passé u n e a p e r ç u nécessairement de ce côté-là, mais il faut dire que les Stones、euh, et les États-Unis, c'est une histoire assez compliquée au début. o n l'a vu la、euh, semaine dernière、euh, lors de leur première tournée. C'était un fiasco complet.、Là. Exactement.、Mm. Pourtant,、euh, les r o l l i n g Stones étaient très près de racines très très américaines、mm -hmm. là, avec、euh, la musique qui e le blues qui les inspirait. Oui, sauf que le、début. public blanc ne connaissait, connaissait, connaissait pas connaissait cette musique-là. e f f e c t i v e m e n t Oui, c'est très vrai.、Euh, donc, mais les r o l l i n g Stones se sont Pris par la suite.、Oh, oui, c'est encore、oui. un des groupes les plus populaires. Hein, oui, tout à fait.、Gens. Et、euh, ben, les Stones, justement, ont contribué à faire connaître la musique noire au public blanc. Effectivement.、Ah, Ça a pris des ans à l'air pour i n s t a u r e r les Américains. C'est incroyable. <rire>、oui, c'est assez fou. <rire> c'est vraiment incroyable. Nous avons également en 1966, c'est toujours les Rolling Stones, cette fois-ci, qui sont au numéro un du palmarès avec Painted Black. Oui. Donc, une pièce,、euh, très très bonne pièce. Oui, p s y c h é d é l i q u e avec、euh, une des premières. Une, Un des premiers enregistrements sur lequel on retrouve、euh, l'utilisation de la citar. Oui, effectivement. Est-ce que Norwegian Wood précédait Painted Black? Je ne suis pas sûr.、Mm, je crois. Norwegian Wood, oui. Oui, oui, 65, puis Rubber t、oui. Soul, oui. Oui, oui. oui. oui. mais、euh, Brian, Brian Jones était un fan de musique o c c i d e n t a l e musique、oui. q u en fait du monde. Je pense que c'est et... lui, d'ailleurs, qui avait parlé de s t a à George Harrison. e t très, très possible. Oui. Et,、euh, et Brian, euh, Brian, oui, Brian Jones, en effet, était un musicien très talentueux qui、euh, avait. Le, La particularité de, aussitôt qu'il prenait un instrument,、euh, il réussissait à en tirer,、euh, il réussissait à en,、ouais, ouais. en jouer à quelque de, de chose façon de correcte.、Là. Il était virtuose、ouais. pour, ce qui est, pour ce qui est des, des instruments, surtout、mm -hmm. à cordes, mais、ouais. autres,、euh, qui a touché au cours de sa carrière. Donc, également en 1970, Sid Barrett qui donne son premier concert solo. Il a été appuyé dans son effort par David Gilmore et à la guitare, ainsi que Jerry Shirley de Humble Pie à la batterie.、Ouais. Euh, je ne crois pas, par contre, qu'il ait joué souvent en solo. Ça m'étonnerait. Non, je pense pas. Il a lancé des albums. Je ne suis même pas sûr qu'il avait terminé、euh, ce concert-là. En tout cas, il est disparu après ce concert-là, <rire> Sid Barrett.、Euh, Jerry Shirley,、euh, dont je vais parler plus tard dans l'émission cet après-midi, puisque c'était aussi le batteur original de Fast Way, mon groupe、ouais. euh, obscur de cette semaine. Ah,、oh, génial! Donc, également en 1971, la dernière du Ed Sullivan Show, euh, qui, euh, donc, le, le, le, le groupe, oui, à être représenté par Ed Sullivan en dernier est Gladys Knight a n d the Pips. C'est de l'or. Ça avait changé. <rire> Ça avait <rire> changé avec les années. En、uh, 1971, John Lennon et Yoko Ono rejoignent Frank Zappa et les Mothers of Invention pour chanter、euh, des cris p r i m a l s à la foule.、Euh, Lorsqu'on présente... Est-ce qu'on dit des cris p r i m a l s ou des cris p i r i s m a Je pense que c'est des cris primaux. <rire> ouais, c'est Parce qu'en anglais, on dit primal scream, donc ça... Mais、ouais. oui, des cris primaux à la foule. Euh, et euh, lorsque l'on présente Frank Zappa au couple, John Lennon a pointé Zappa et lui a dit, vous êtes moins pire que j'avais cru. Et、euh, Zappa lui a répondu, vous n'êtes pas si mal, vous non plus. <rire> En, fait, en anglais, ils disaient q e s moins freak que je pensais, et ils n'avaient pas dit je pensais que c'était vous autres les freaks dans le genre. Donc, ça, ça, ça a été, je pense, une belle soirée quand même. Oui, oui. Ils se sont bien entendus. Il faut dire que c u étais peut-être au même niveau pour ce qui est de, le, de, de, de, de la folie là, à cette époque-là, <rire> les deux. Euh, sauf, sauf que Yoko No avait été,、euh, plutôt désagréable avec Zappa parce、ouais. qu'elle est très prétentieuse et puis,、euh, Zappa racontait, bon,、euh, j'essaye en ce moment, j'expérimente avec、euh, tel truc et elle, elle dit, ah,、oh, moi j'ai fait ça il y a cinq ans,、oh, moi j'ai fait ça il y a dix ans.、Ouais. Et,、euh, Zappa la regardait,、euh, Comme c'était un insecte, un peu. <rire> Exactement. Frank Zappa était,、euh, c'est-à-dire, était un fan de musique, autant du dada avec la、mm -hmm. musique expérimentale et tout ce、mm -hmm. qui se faisait en musique classique. Yoko Ono, elle, a été amie avec plusieurs compositeurs、euh, euh, d'avant-garde, mais、euh, n'a jamais été très, très talentueuse l à d t e i n t e par contre. Donc, c'est peut-être pourquoi qu'il y avait un certain problème à ce niveau-là entre les deux. Nous avons également en 1972 David Bowie qui lance The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars,、euh, album qui vient t o u j o u r s d'être réédité,、mm -hmm. le 40e anniversaire.、Oui. Euh, et hier à, à Radio-Canada, il y avait un chanteur, le nom m'échappe, mais, chat, mais、euh, qui, qui avait fait une reprise de Ziggy Stardust and the Spiders from Mars pour son oui, oui, 40 oui. ans. Oui, oui.、Euh, J'ai oublié son nom aussi, Lucien Midnight. Pardon? C'est Lucien Midnight. Non, m a s ça ne doit pas être l a même d'ailleurs. Non? D'abord, non.、Okay. Ça, Parce que lui avait repris、euh, Sp Space Oddity.、Euh, je pense que c'est Alexandre, Alexandre Desilé ou quelque chose、okay. du genre qui faisait ça. Et、euh, on, le, on le comparait à David Bowie. Lui-même ne se comparait <rire> pas du tout à David Bowie. C'était un, un peu bizarre de voir ça. Un peu n'importe quoi.、Ouais. Mais、euh, mm -hmm. bref,、euh, très, très, très bon album. Oui, C'est l'album le plus important, le plus populaire、euh, de David Bowie.、Mm -hmm. Par contre,、euh, ben, je l'ai présenté la semaine dernière à l'émission avec.、Ouais. Classique,、euh, je ne considère pas que c'est son meilleur. Moi, ça a été le premier que j'ai entendu, mais effectivement, il, il a sorti d'autres trucs franchement intéressants、mm -hmm. par la suite et il ne faut pas s'arrêter nécessairement à ce qui est Stardust. Non, c'était l'apothéose de sa carrière, côté popularité,、ouais. je dirais,、là. mais、euh, ce n'est pas le meilleur. Non, exactement. Par la suite En e 1977, Pink Floyd embarque pour une tournée américaine qui allait tourner au désastre lors d'un concert à Montréal, alors que Roger Waters crache sur la foule littéralement.、Euh, cette expérience est à l'origine de l'album、euh, The Wall. Donc,、mm -hmm. l'idée de construire un mur entre、oui. le, la foule et、euh, le public, et le mur intérieur, etc. etc.、Oui. Et ben, euh, il y avait une foule immense au stade. Je pense que c'était quelque chose comme.、Euh, Dans le magazine Classic Rock, il disait 85 000 personnes. o u i o、ouais. u i Euh, c'est incroyable. Je trouve ça dommage que Walter, justement, n'essaye pas de retourner au stade pour faire ce, ce spectacle-là. Parce qu'il <rire> <et rire> n'a pas oublié hein, ce que c'est fait là. Il en parle non, tout non. le temps. Il dit toujours que c'était au stade olympique. Quand je l'ai vu, le spectacle de Wall, c'était la première fois qu'il le présentait à Montréal.、Mm -hmm. C'était il y a quoi, deux ans.、Ouais. Et il a parlé,、euh, il, il, il a raconté cette anecdote et、euh, il a précisé que ça avait pris、euh, naissance de Wall à Montréal, au stade olympique. Et si on regarde le tout premier,、euh, c'est-à-dire la, la, la version vinyle, Sont、mmh. lourds en deux, eh bien, on a justement les, les, les tours du, du Stade olympique. Oui, là, qui sont, oui absolument.、Euh, Ils sont franchement visibles, il n'y a, oui, pas, oui. Pas, y a、oui. pas photo. Oui. Moi, <rire>、euh, j'étais trop jeune pour avoir assisté à ce spectacle, mais je me rappelle avoir vu dans l'autobus、euh, des jeunes, des ados qui revenaient de ce spectacle et qui、euh, avaient l'air、euh, d'avoir,、euh, je ne sais pas, <rire> d'avoir passé, d'avoir trouvé la nuit longue. <rire> ah oui! <rire> Donc, également, en 1986, Genesis qui lance Invisible Touch, considéré par quelques critiques comme étant le meilleur album de la formation.、Ah, qui étaient ces critiques? <rire> Effectivement. On peut se poser la question.、Ouais, c'est que des critiques de pop, des amateurs de, de, de pop sucré bonbon. Non, là, exactement. Qu'étain. Exactement.、Mm -hmm. Pas très, très bon. Euh, également en 1992, cette fois-ci, David Bowie épouse Imam, une actrice et top modèle、mm. qui est、euh, d'ailleurs célébrée de leurs 20, leur 20 ans de mariage、euh, cette semaine. Euh, et euh, voilà, donc、euh, mariage <rire> heureux. Oui, tous les、euh, goûts sont dans la nature. Oui, exactement. <rire> donc également en 1995, Pink Floyd qui lance l'album Pulse, qui、euh, en fait、euh, est l'album qui. L'album Live qui, qui, qui marque les, la tournée de 1994、euh, ouais, qui, qui ouais. accompagnait Division Bells. Oui. Avec、euh, une petite lumière、euh, qui clignote、euh, oui. pour.、Euh, Sur l'édition originale,、euh, pour souligner, oui. Ça, pour souligner le, le, le, le battement d'un cœur. Pour、ouais, ça, c e t Exact. exact.、Euh, l a lumière clignote encore.、Ouais. Ah oui, oui.、Euh, Mais ça trois ou quatre fois, je change de batterie. C'est <rire> quand même assez impressionnant de voir que ça a continué、ouais. à, à fonctionner malgré qu'on change la batterie.、Mm -hmm. Mais、euh, la, la petite lumière n'a pas fini de. de, de... Non. N'est pas, pas morte, dans le fond. Mais pense, la, la nouvelle édition qui est sortie il y a quelques années, il n'y avait plus cette. cette non, c'est vrai, la deuxième édition,、euh, a, la lumière était disparue. i、oui, exact. e il y a eu la version DVD aussi qui a été lancée、euh, il, y a quoi, il y a cinq ans de ça,、mm -hmm. qui était i n t é r e s s a n t C'est intéressant à voir. Je ne l'ai pas regardé plus qu'une fois,、mm -hmm. contre, malheureusement. C'est juste moi.、Mm -hmm. moi également、euh, Par la suite, en 1997, et bien suite au départ de Phil Collins, Genesis, en t r e guillemets,、oui. euh, en fait qui était composé à l'époque de Mike Rutherford et Tony Banks, annonce son remplaçant, Ray Wilson, ancien chanteur du groupe s t e e l s k i n Oui. J'ai cet album-là à la maison. J'ai jamais écouté. L'album de Genesis avec euh, euh, calling, all ouais, calling All Stations. Oui, Calling All Stations,、ouais. oui.、Euh, spécial. Oui. J'ai pas, pas écouté non plus, mais ça, ça, ça doit ben, être. J'ai entendu、terminé. la pièce Congo, n'avait、ouais, ouais, ouais, a été,、euh, ouais. Sauf s s e z que ça m'a été donné, ce disque-là. Mais il、euh, y a tellement de b o n n e m u s i q u e <rire> qu'on n'a pas de temps à perdre avec、ah, des c o c h e musique. Avec ces, ces choses-là, oui, exactement. <rire> Et éventuellement,、euh, pour faire de la place,、euh, je vais、euh, probablement m'en débarrasser <rire> un jour. <rire> Nous avons également en 2000, cette fois-ci, Ron Wood qui entre volontairement en cure de désintoxication pour combattre sa dépendance à l'alcool avant une nouvelle tournée des Rolling Stones. Ouais, il y en a v u beaucoup de cures de désintox, Ron. Effectivement, oui. Je pense que ce n'est pas la seule fois non plus qu'il est rentré en cure avant une tournée et que finalement, ça allait éventuellement reprendre、ouais. sa place là, bon, comme、ouais. c'était auparavant.、Mm. Donc, c'est en 2002, cette fois-ci, le décès de Robin Crosby, guitariste de Rat, de Rat oui, avec deux T,、mm -hmm. euh, qui est décédé, lui,、euh, du sida. En fait. Oui, lui, il aurait dû en subir une, cause, une, cause, une cause cure de désintox de parce qu'il était Rohinemann, c'est comme ça qu'il a contracté le sida.、Mm -hmm. Et、euh, il en est mort. Oui, effectivement.、Oui. C'est très malheureux. Donc, aussi, en 2003, le décès de Dave Robbery,、euh, Rob, Robbery oui, mm -hmm. qui a été claviériste des a n i m a n s u h donc, c'est,、euh, causé par une hémorragie à l'estomac.、Euh, il avait 62 ans. Ce qui est quand même jeune, Oui, effectivement. Très jeune,、mm -hmm. En 2006,、eh、bien, nous avons le décès du claviériste Billy Preston, un des nombreux collaborateurs des Beatles à avoir été identifié comme le cinquième Beatles. Il <rire> est décédé, en fait, d'hypertension、euh, et également, il y avait des problèmes de reins. Tout,、ouais. tout ça s'était aggravé, bien sûr, par sa, sa consommation de drogue、euh, qui était absolument ahurissante. Ouais, là,、ouais. Il était.、Euh, Je pense qu'il était h é r o ï n e m a n t En tout cas,、euh, il, prenait, que, oui. il prenait des drogues par intraveineuse et、euh, il était épouvantablement magané. Il là, était、ça. amoché, pas mal. Ah, oui. c qui nous emmène à la journée du 7 juin, et on débute en 1944 avec la naissance de Clarence White, guitariste des Birds. Il est né, il est né oui, Clarence Leblanc. C'est vrai, ça, c'est son vrai nom, le Clarence Leblanc. l e b l a n c Leblanc. Et White, donc,、euh, il a dû se rendre compte éventuellement que Blanc, c'est、ouais. White, et、ouais. <rire> il y a eu un changement comme ça qui s'est fait. Une bonne idée. Euh, nous avons également en 1958 la naissance de Prince Roger Nelson, mieux connu sous le nom de、ah, Prince,、oui. ou de l'artiste mieux connu sous le nom de Prince, qui est redevenu Prince en fait.、Ouais, C'est、oui. 50-50 cette semaine. Ouais, il y a eu aussi un signe à la place de p r i c e C'est un symbole.、Oh, c est, c est, <rire> Prince. Incroyable. Euh, nous avons également 1964,、eh、bien dans le cadre de leur première tournée aux États-Unis, les Rolling Stones,、euh, les, les Rolling Stones, oui, sont hués.、Euh, je ne vais pas dire t u é r j a i relu deux fois.、Euh, pendant la première partie de leur performance, le groupe doit quitter la scène à San Antonio afin、euh, que cette première.、Euh, avant, dis-je, la fin de cette première partie, alors que le groupe local qui a ouvert, pour eux, était、euh, sommé de remonter sur scène. C'est assez humiliant, ça, hein? Oui. Le, le, le public h u i t tellement que. Et que les organisateurs ramènent le groupe qu'ils o t o u、ouais, v r Probablement qu'un des seuls autres groupes anglais qui, qui faisait une tournée majeure qui ait connu ce genre de traitement-là, ça devait être les Sex Pistols, quelque chose comme ça.、Mais、ouais, là, c'était mérité, par contre, de la de, de part des Sex Pistols, <rire> ça, c'est sûr. p i l n'était pas très professionnel. Les Stones ont quand même une、ouais, c h a n t e cotisation. Les Stones aussi, étaient u n e formation, vraiment. C'est le bon musicien qui、ouais. voulait faire la bonne musique et donner un bon s h o w c'est a i Mais c'est ça, quand on dit que la première tournée des Stones a été、euh, épouvantable, autant les Beatles ont eu du succès à l'arrivée en Amérique, autant les Rolling Stones n'en ont, ont pas eu. Non, effectivement. Ce qui nous amène en 1969, alors que Blind Faith donne son premier concert au London Park, 150 000 personnes vont voir ce concert gratuit. Disons également en 1969, la même journée, c'est le début du John n y Cash Show sur les ondes de CBS. Donc, c é t a i t le début d'une genre de tradition country hein, qui est encore、oui. de nos jours. Patrick Normand fait le même genre d'émission. Oui, oui. et au, au Québec, on a eu、euh, l a r a n g e a w e l i l a r a n g e <rire> a w e l i oui, aussi.、Ouais. Disons que <rire> ça, ça m'aurait pas dérangé d'écouter John n y Cash, mais pour ce qui est des autres. Laurent、euh, Jaweli, non.、Ah, Peut-être pas. <rire> Également en 1969, toujours, Keith Richards et sa copine Anita Pallenberg ont un accident de voiture après,、euh, près de la maison de Keith, plutôt dans le Sussex.、Euh, Richards est envoyé dans une... dans est, est plutôt tiré, il dit, sans égratignure, alors que、euh, Pallenberg, elle, est emmenée à l'hôpital.、Oui. Euh, elle a subi des. des... Je pense qu'elle a été dans le c o m a u n e Journée, quelque chose comme ça.、Mm. Euh... Des, des blessures mineures,、euh, mais quand même qui v o u l a i t qu'elle aille à l'hôpital.、Bon, ça, c'était dangereux de, de, de se promener avec Keith Richards ouais, en voiture. Effectivement,、ouais. c'est peut-être、ouais, pas une il, bonne idée. Il y, y en a eu souvent, les accidents.、Oh, okay. oui, oui. D'ailleurs, il y en a une qui a mené justement son arrestation de possession d'héroïne,、euh, un accident de voiture、euh, dans les années 70.、Mm. Il y avait eu un accident et les policiers, en, simplement en intervenant, ont découvert, dans son, je n s e que c'est dans son cendrier, il y avait de l'héroïne dans sa voiture.、Mm. Donc, euh, il a été arrêté. <rire> En 1975, cette fois-ci, Elton John lance,、euh, et plutôt, oui, il entre au numéro 1, dis-je, du palmarès、euh, et des ventes d'albums américaines avec l'album Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. Il s'agit、euh, du premier album à débuter au numéro 1 des ventes、oui. euh, pour, euh, pour ce qui est de, de, de Elton John. C'est un album、euh, vraiment excellent, ça.、Mm -hmm. euh, oui, très avec, belle pochette. Oui, effectivement, c'est ce que j'allais dire. La pochette est franchement intéressante. Moi, j'étais enfant quand c'est sorti et.、Euh, Il、euh, y avait des, des, des montagnes impressionnantes, des displays euh, très, très. i t u o s album. Imposant de, de, de cet album Captain Fantastic.、Et、franchement, très b、euh, Qui est qui le dernier bon disque que Elton John a enregistré, à mon avis? Exactement. Ensuite, en 1979, eh bien, Chuck Berry donne un concert à la Maison-Blanche à la demande du président Carter. Mo、euh, moins d'un mois, oui, plus tard, Berry, malheureusement, est condamné à quatre, ans, à quatre mois de prison pour évasion fiscale.、Et、il est souvent allé、euh, en prison, Chuck. Oui, <rire> oui. Pour oui, toutes et... sortes de raisons. Exactement. Souvent, c'est ça, c'est deux péchés mignons c é t a i t les femmes et,、euh, et l'argent. L'argent,、oui. alors. Donc, les, les ça deux lui a、raisons. causé beaucoup de troubles. Effectivement, <rire> oui. En 1987, cette fois-ci, David Bowie lui donne un concert devant le Reichstag de Berlin-Ouest. Des haut-parleurs ont été placés en direction du mur de Berlin pour que les jeunes de Berlin-Est puissent l'entendre également. Euh, donc, c'était le, le début、euh, des rapprochements entre l e s t et l'Ouest. e s t eux qui ont mené à la destruction à la du mur. Oui, et、euh, David Bowie donc, peut se targuer d'avoir <rire> participé、euh, à、ouais. ça. À Lui et les Beatles、euh, ont contribué à la destruction du mur. Oui, effectivement. <rire> Exactement. En、uh, 1994,、euh, 94, cette fois-ci, bien, Grace s Lick, la chanteuse de Jefferson Airplane, est sentencée à 200 heures de travaux communautaires pour avoir braqué une arme sur les policiers、euh, dans un élan de folie. Elle é a l l a i t pas bien à l'époque. Faut non, dire qu'elle avait pratiquement t o u t perdu dans un incendie et、euh, faut dire qu'elle a eu une vie également un peu rock'n'roll.、Ah, ouais, o que... était très rock'n'roll.、Ouais, c'est pas pour rien qu'on l'avait appelée,、euh, ben, que les Buffalo Springfield l'avaient surnommée rock'n'roll woman. <rire> Effectivement, c'est carrément ça. Euh, et euh, donc, euh, ça s'est amené à ça. Ça l'a peut-être ça l'a peut calmé par la suite. Par、mm -hmm. contre, Grace Lee, il me semble qu'elle est plus.、Euh, oui, elle a vieilli aussi. t o u j o u r s Par contre, elle e quand même un peu.、Euh, toujours sa folie d'avant.、Oh, oui, mais, absolument. Bon, pour une、oh, femme on de 60 ans. e a Elle a 73 ans. 73? Oui. Oui. Oh, elle est née plus... en 1939. Elle、oui, est plus vieille que je pensais.、Mm -hmm. ah, ah, C'est pas, pas pour rien qu'elle e fait plus de rock'n'roll. Elle n'a plus la forme pour, pour en faire. Elle est à la retraite. Donc,、euh, elle avait été condamnée quand même à. 200 heures、euh, de,、ouais, de, de, de travail.、Euh, assister à quatre meetings des alcooliques anonymes par semaine pendant trois mois. <rire> quand même. C'est quand même quelque chose.、Hein? On voulait s'assurer qu'elle n'ait plus,、euh, plus de problèmes de boissons、mm -hmm. par la suite.、Euh. Oui. En 1995, nous avons également Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead, qui est admis à l'hôpital pour un s a i g n e m e n t à l'oreille. Les médecins ont conclu que c'était causé par des mouvements de son bras lorsqu'il joue de la guitare. Donc, je ne sais pas ce qui fait que c'est interrelié, mais. C'est étrange.、Ouais, et de、euh, toute façon, Johnny Greenwood joue moins de guitare ces temps-ci, en fait, depuis. Radiohead est un groupe très très polyvalent et maintenant c'est beaucoup plus d'instruments électroniques que, que les guitares, même à la limite, qui sont jouées、euh, de ce côté-là. Et on termine en 2001 cette journée,、euh, cette longue journée、euh, du 7 juin avec le musée Experience Music Project de Seattle oui, qui ouvre ses portes avec une exposition sur les rythmes jamaïcains du ska au reggae. Et, euh, donc, je me rappelle d'avoir vu comme la, la grande cérémonie d'ouverture de, de ce projet-là. Il y avait Metallica、mm -hmm. qui était là, il y avait plein de groupes qui étaient allés faire.、Euh, c'est quand, quand même bizarre parce que, de commencer avec ça parce que j i m i Hendrix n'a jamais touché、euh, non, ni au ska ni au reggae. e e f f Étrange.、Euh, on va aller écouter、euh, Hendrix justement avec une pièce, a, une des dernières pièces qu'il a enregistrées dans sa vie et c'est vraiment un très bon morceau. Un peu, un peu obscur, mais、euh, très bon.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 Avec Joy to the World, pièce tout à fait appropriée hein, pour la saison estivale. Effectivement. C'est tiré de l'album Naturally de 1970. C'est très, très, très léger. <rire> <rire> On est léger aujourd'hui, par exemple. On、ben、va、ouais. voir ça dans, le, dans la programmation un peu plus tard. Je, des trucs vraiment, je vais passer des trucs vraiment surprenants. Euh, juste avant Three Dog Night, on a entendu Jimi Hendrix avec Easy Rider. C'est une pièce qui, à l'origine, est parue、euh, sur l'album The Cry of Love de 1971, un album post-mortem, si on veut, puisqu'il était décédé、euh, l'automne précédent, Jimi Hendrix. Mais à ce moment-là, il e s t en train de travailler sur un album double、euh, qui est The First Rays of the New Rising Sun,、mm -hmm. que、euh, finalement, il est sorti à la fin des années 90. En fait, si je me rappelle bien, c'est le premier album que la famille、euh, de Hendrix、euh, a sorti. Ouais. Euh, sur euh, leur étiquette.、Là. Ils avaient réussi à récupérer les, les droits parce qu'avant ça,、euh, la, la famille ne touchait pas un rond、Exactement. à des ventes d'albums de, de Hendrix, qui est absolument scandaleux et immoral. <rire> <rire> Vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon Fidibé et Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est maintenant aux éphémérides du 8. 8 juin. Effectivement, on débute le 8 juin 1942 avec la naissance de Chuck Negron, chanteur de Tree h Dog Night. Il célébrait、ouais. ses 69 ans cette semaine. Un, un des trois chanteurs, et c'est la raison pour laquelle on a entendu cette pièce Joy to the World, qui est、euh, peut-être leur plus rock. <rire> célébrait ses 70 ans plutôt, on en voit 69. Oui,、ouais, 69.、Mm -hmm. Oui,、euh, ouais, c'est dans les plus r o c k effectivement. <rire>、euh, nous avons également en 1947 la naissance de Mick Buck. Ah, ça, mais ça, c'est Rock, par exemple. Oui, oui. il est guitariste de r a y a h e a p il s'est versé 65 ans cette semaine.、Oui. Donc, il peut prendre sa retraite. Mais il ne a prendra pas. Parce que, tu sais, c'est le seul membre original de r a y a h e a p Et、euh, Uriah e a p c'est probablement. Le, le groupe le plus actif de sa génération.、Mm -hmm. euh, ils sortent constamment des trucs et ils donnent des spectacles à longueur d'année.、Euh, vraiment un groupe、euh, qui ne viennent jamais, par contre,、euh, en Amérique du Nord.、Ouais. Ils sont venus aux États-Unis l'année dernière, mais au Québec, là, ils, je pense qu'ils ne sont pas venus depuis、euh, les années 70, sérieusement. Je ne me rappelle pas d'avoir vu Uriah Heep quelque part en Montréal. Très malheureux. n o u a n s également en 1967 les Beatles qui sont au numéro un des ventes de disques britanniques avec Sgt. Pepper, dont les Hearts Club Band, bien、mm -hmm. sûr.、Oui. Quel autre album? Oui, un album qui a vraiment marqué oui. profondément、oui. euh, oui. l'histoire du rock et、euh, plus particulièrement le, le mouvement、euh, contre-culturel, h i、euh, p Peace i p e and Love des années 70, le mouvement psychédélique. Exact. Un excellent album de la formation d e i l l e u r e Euh, en 1969, dis-je, oui,、euh, Brian Jones annonce qu'il quitte les Rolling Stones puisqu'il n'arrivait plus à regarder les autres membres du groupe dans, les yeux dans les yeux, o u t s i m p l e e n t Oui. Il, il a plus la r e g a r d e en ça. face. Oui, oui, mais ça, je pense que son, sa consommation ne l'aidait pas non plus à regarder les gens dans les yeux. Il n'arrivait pas à f o c u s s e r Oui. Et, euh, également en 1970, les, les, les Beatles, plutôt, oui, sont au sommet、euh, du palmarès、euh, avec leur dernier numéro 1 de Long and Winding Road,、ouais. qui a été donc,、euh, le dernier gros succès de l formation, qui terminait. Euh, si on veut la, la carrière、euh, des Beatles, c'est bien. Il y a façon brillante, je、ouais. trouve.、Euh... Très bonne pièce d'ailleurs. Bon,、oui. C'est la meilleure.、Euh, sur Lady B, c'est une des meilleures, mais trop mélancolique pour moi. Par contre, je n'écoute、oui. vraiment pas souvent、oui. parce que. Je, et, et, et, ben, pour qu'elle est tough à entendre, mais elle <rire> est très mélancolique. Oui. Voilà. Euh, également en 1974, oui, voilà, David Bowie essaye sur le sommet des palmarès des ventes de disques avec l'excellent album Diamond Dogs.、Mm -hmm. Oui. Très bon, ça d'ailleurs. Qui n'a pas fait l'unanimité, par contre. Non, effectivement. Non. Mais、euh, qui, qui vaut le détour. Franchement, il、oui. faut l'écouter. Il y en a pour qui c'est le meilleur. Oui,、mm -hmm. oui effectivement. En 1974, également, la même journée, Rick Wakeman annonce qu'il quitte Yes. Je pense, en fait, avant de mieux revenir par la suite. Oui, c'est ça. C'est une espèce de yo-yo, Rick Wakeman. i bien sûr. Il est parti, revenu, il est parti, revenu. Il a fait ça souvent. C'était le seul membre de la formation à avoir une carrière solo, en fait, auparavant, ainsi que parallèlement à Yes. Donc, c'est ce qui a peut-être motivé. Il quittait lorsque le groupe prenait une tangente qui ne lui plaisait pas. Oui, il quittait. Il n'avait pas aimé l'album Tales from Tourographic h e t Ocean. Alors, c'est pour ça qu'il a quitté et il est revenu pour、uh, Going for the One. Il est reparti après t o m a t o Euh, il est revenu、euh, à la fin des années 80 avec Union.、Euh, il est reparti. Il est revenu il y a quelques années pour une tournée en spectacle. Donc,、euh, là, c'est son fils、euh, qui joue au sein de la formation. Ouais, là, je, je t'avoue que je suis pas mal mêlé par rapport à Yes. Là, je suis de la m i s è r à les suivre. C'est ça. Ils sont, sont vraiment pas suivants. Lorsque j'étais jeune, j'avais imprimé dans ma case、euh, un arbre généalogique de Black Sabbath. Tous、ouais. les musiciens venant de tous les groupes.、Ah, ça, ça aussi, il y en a pas mal. Là,、ouais. et, Yes, il faudrait pratiquement faire ça aussi,、ouais. mais avec、euh, ceux qui sont partis, revenus,、mmh. partis, revenus, les formations parallèles qui se sont、oui. formées, les chanteurs. Que,、euh, en tout cas, bref,、euh, On pourrait faire même, ça avec un paquet de groupes et ça serait, <rire> ça serait épeurant. Tu as aussi DJ Troton. Oui, c'est fou. Il、mmh. y en a、ouais. beaucoup trop. Uriah Heeb ont eu beaucoup, beaucoup de musiciens、et、Effectivement. C'est incroyable. Mais là, ils sont stables depuis、euh, une quinzaine d'années, 15-20 ans. Au moins, il y a ça.、Ouais. C'est bon. C'est une bonne moyenne, 15-20 ans. Ah oui. <rire> Donc, également en 1974, Paul McCartney et Wings, qui sont au numéro 1 du palmarès, avec Band on the Run, bien、mm -hmm. sûr, album euh, franchement euh, très, très important a f o r a i o C'est l'album qui a rétabli.、Euh, Paul McCartney、euh, En tant qu'artiste、euh, valable, oui, <rire> je dirais, <rire> auprès des, des, des, des critiques, pas auprès du public, parce que le public, il、euh, y a une partie de, de, du public qui était fâchée parce qu'il considérait que c'était lui qui avait détruit les Beatles, euh, mais il、euh, y a une grosse partie du public aussi qui suivait. Ouais. Alors,、euh, il y avait du succès quand même, là, mais les critiques s'acharnaient sur lui.、Euh, avec la sortie de Ben o n t h e r u n il n'était plus capable de faire il ça. Il n'y avait plus moyen, non? C'est ça, ça. ça de, de trouver des, des points faibles.、Mm -hmm. ça, c est, c est, tant mieux. Ça, ça a sauvé sa carrière、ouais. <rire> d'une certaine façon. Ouais, disons son intégrité artistique. Oui,、ouais, plus.、Ouais, mm -hmm. voilà. C'est mieux, mieux dit. Également en 1991,、uh, Extreme qui est au numéro 1 <rire> du palmarès avec l'excellent entre More t n w o r l d ç a ça fait 21 ans de ça. Mais、mm. Je me rappelle de cette pièce-là. C'est atroce, atroce. Ça a été un, tellement un gros succès. C'est incroyable. Et moi, je trouvais ça tellement insupportable, cette pièce-là. Et, et ça jouait partout. Tu a l l a s quelque part, ça jouait. Quelle horreur! Quelle horreur! t o u J'ai o u r s j, ai, j ai vu qu'ils étaient revenus ensemble d'ailleurs, Extreme. Moi, le, le chanteur, je suis incapable de supporter Gary <rire> il Sharon. Est pas,、euh, incapable. Il, il est très flamboyant. <rire> Ça, <rire> moi, ce que j'aime, la seule chose que j'aime dans cette pièce-là, c'est la guitare qui est intéressante, la façon dont le, le, on fait le picking, comme、mm -hmm. on dit. C'est intéressant. Le restant, le, le restant de la pièce, pas très très bonne par contre. n o n s également en 1998, Ringo Starr, George Harrison, Sting, Hilton John et Pete Tonshin font partie d une, d une de l'assistance oui, pour les funérailles de Linda McCartney. La foule、euh, ont entamé Let It Be ainsi qu'un quartet de cordes qui ont effectué une reprise,、euh, des reprises plutôt des chansons、euh, de, de McCartney telles que My Love ainsi que d e Lovely Linda afin de rendre hommage à la femme de Paul McCartney. ce qui、euh, Ce qui est, est quand même assez bien de dire. En plus, c'est des chansons plus personnelles dans son、okay. cas à elle.、Oui. Ça a été écrit、euh, pour elle、mm. à l'époque. Et pour terminer cette journée d'éphéméride du 18 juin, et bien soulignons qu'en 2003, Led Zeppelin retourne au numéro 1 des ventes d'albums avec Out West Was One. Il、oui. s'agit du 7e numéro 1 du groupe aux États-Unis.、Oui. C'est un album en concert, un album trip. Oui,、euh... c'est un album triple et、euh, c'est un très, très, très bon disque en spectacle.、Mm -hmm. Vraiment, ils ont bien fait de sortir ça parce que、euh, moi, j'aime beaucoup l'album de Summer Mesa 5, mais il ne fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce disque,、euh, alors que All the West Was One a fait pas mal d u n a n i m i t é Effectivement. Oui, oui c'est un bon album. Au moins, également, en fait, on passe à la journée du 9 juin. Euh, et on débute en 1941 avec la naissance de John Lord, guitariste pour Deep Purple. C'est le clavieriste. Clavieriste,、oui. plutôt. Et même oui, plus、claviriste. précisément l'organiste, parce qu'il jouait surtout de l'orgue、mm -hmm. pour Deep Purple.、Euh, donc, ça lui donne、euh, 71 ans.、Ouais. Euh, il combat un cancer depuis、euh, plusieurs années.、Euh, je, on n'a pas de nouvelles vraiment là, de son état,、euh, mais il est parti de Deep Purple depuis quand même,、euh, je dirais,、euh, 7-8 ans. Ok, m a i s il se tenait quand même occupé aux dernières nouvelles.、Là. Il、ah、continuait、ouais? à faire de la musique. Et,、euh, lui, c'est un, un grand, grand fan de musique classique. Hein, alors,、euh, il a composé plusieurs、euh, œuvres dans le genre.、Euh, mais comme je te dis, on ne connaît pas son, son état. Oui, c'est quand même. C'est très malheureux. d e e Purple qui.、Euh, Qui est un des groupes、euh, qui n'a jamais été intronisé、euh, au Rock'n'Roll à l a f i n Je disais ça à un de mes amis il y a deux semaines, il, il est tombé sur le dos, il dit Ah, The Purple ne sont pas dans le. t e Rock'n'Roll, e n f a m e c'est eux qui ont composé un des riffs de guitare les plus,、euh, les plus, importants. Les plus importants de l'histoire du Rock Smoke Underwater. Ils sont pas là. Ils disent、hey, non,、euh, ils sont pas là. Kiss non plus. Rush, <rire> Cheap Trick, Emerson, Higgin, Palmer, Yes.、Uh, Steppenwolf, Ted Nugent, T-Rex, J. Trotal, l、uh, Uriah Heep,、uh, Lemmy, Motorhead, Aaron b a i d e n Ils sont pas là. Mais Madonna est là. <rire> <rire> c'est très malheureux. Euh, ce qui nous amène d a n s 1947 avec la naissance de Mitch Mitchell, batteur du Jimi Hendrix Experience. Oui, qui, qui lui est décédé、euh, il y a quelques années, aussi.、Euh, C'était le dernier qui restait、euh, de, de, de ce groupe et、euh, il est mort.、Oh, ça doit faire 4-5 ans. Oui, effectivement, ça fait, ça fait un petit bout. Donc également en 1949, la naissance de George Burnell des Strawberry Alarm Clock qui célèbre ses 62 ans cette、mm -hmm. semaine.、Euh, 63, 63 ans. 63 ans, oui. Dis-je. Également toujours du côté des naissances, celle de Trevor Boulder, bassiste pour les Spiders from Mars, ainsi que Uriah Heep.、Oui. C'est vrai, c'est 62 ans. C'en est, est un là, qui, qui est là avec Uriah Heep depuis、euh, au moins、euh, une vingtaine d'années, si ce n'est pas plus.、Euh, donc, qui cont contribue à, à la stabilité de, de, la de Uriah Heep.、Ouais. <rire> il était très jeune hein, quand il jouait pour les Spiders from Mars. Là, il, je ne suis même pas sûr qu'il avait 20 ans.、Mm. Il、ouais, avait 21 ans, 21-22 ans.、Ouais. Il était très jeune.、Ouais. En 1963,、eh、bien, ce sont les Beatles qui sont au numéro 1 du palmarès britannique avec From Me to You.、Mm -hmm. euh, donc, une pièce qui a été dans leur tout premier succès. En fait.、ouais. euh... Ce n'est pas leur meilleur. Pas leur... Non, ça, ouais, effectivement, une, c est, c est, ça ne fait pas partie. Là, c est, c est... Mais pour les Beatles, même ce qui e s t pas leur meilleur reste quand même <rire> quelque chose d'assez. Reste, reste supérieur tête,、euh, bon. à b i e s b o n Exactement. <rire> Nous avons également en 1969 Mick Taylor qui se joint aux Rolling Stones pour une période de 5 ans, je crois, puisqu'il allait être remplacé 400, par r o、ouais, Wood en 1974-1975. En tout cas, il n'était pas sur l'album Black and Blue non, en 1975.、Euh, euh, euh, euh, on se demande pourquoi ils avaient choisi Mick Taylor. C'est un excellent guitariste,、hein. il a beaucoup apporté,、euh, mais euh, il n'avait pas l'air heureux dans、euh, ce groupe-là. Il n'était pas à sa place,、euh, je crois, là-dedans.、Mm. En 1970, cette fois-ci,、eh、c'est Bob Dylan qui reçoit un doctorat honorifique en musique de l'Université de Princeton.、Mm. Donc,、euh, voilà pour ça. <rire> <rire> bon, il a reçu plusieurs, plusieurs prix,、oh, d'ailleurs,、oui, récemment.、Ouais. Récemment, il a reçu une médaille des de, de libertés civiles de, de Barack Obama, des mains、mm -hmm. de Barack Obama. Donc, ça fait partie de ses nombreux prix remportés. Euh, par Bob Dylan. Ça, ça, prend, ça prend une grosse maison là, pour mettre tout ça. Oui, effectivement.、Euh, ben, je ne、ouais. sais pas s'ils les gardent tous.、Hein. Des fois, les, les, les gens s'en débarrassent en les, les, les vendant à, à l e n c h è r e pour、ouais. des, des, des causes de charité, etc. Ben, je ne sais pas si c'est le cas d e d de... y、euh, l a n Également, en 1972, Bruce Springsteen signe avec CBC Records. Donc,、euh, CBS. Les, CBS, plutôt.、Ouais. Euh, C'était son premier contrat de disque, j'imagine. Ça va、oh oui, oui, prendre、euh, un ou deux avant qu'il sorte un premier album,、mmh. par contre. Oui,、euh, Greetings from Homage à Burke Park.、Euh, 74, je crois.、Ouais. quelque chose du genre. 73, 74, oui.、Mmh. En 1993, finalement, pour terminer、euh, la journée、euh, de, de, du 9 juin, dans les éphémérides, eh bien,、euh, le service des postes américaines débute une série de timbres poste, s、euh, rendant hommage aux légendaires, aux légendes plutôt du rock,、euh, éditant les timbres de Bill Haley. Ça, ça c'était vraiment pour les, les légendes du rock? Oui, c'était、ouais. ouais, euh, la série, en fait,、euh, donc avec Bill Haley, Buddy Holly, Clyde McFadder, o t i s Redding, Richie v a l e n s Dina Washington et Elvis Presley. Ça, je comprends pas, ok. q u e s t Ce que Clyde McFatter fait là, là、euh, même Otis r e a d i n g c'est pas très rock.、Bon, C'était du RB qui a mené、ouais. éventuellement au rock. C'est l e s artistes qui étaient écoutés par ceux qui ont fait du rock par la suite. Parce que Clyde McFatter, c'est vraiment pop.、Ouais, c'est、euh... gentil. <rire> c'est vraiment. Ça、bon, fait partie d'une scène qui était, qui était à part à cette é p o q u e Hum、mm、hum. Et ce qui nous amène à notre dernière journée d'éphéméride, celle du 10 juin, et on débute en 1964, en fait, alors que pendant une retournée américaine, Les Rolling Stones font un arrêt au studio de Leonard Chess et enregistrent quelques pièces、euh, sous l'œil perplexe de leurs idoles, Chuck Berry et Muddy Waters. <rire> et、euh, est-ce que, est que ça s'est retrouvé sur un album, ça、euh... C'est quelque chose que je recherche en fait activement.、Oui. Euh, tu sais pas Non, c'est、ouais. ça. J'ai la collection,、euh, j'ai mis la main sur une collection d'à e peu près tout ce qui s'est enregistré chez Chess.、Euh, c'est une série de 20 disques et、mm -hmm. euh, les Rolling Stones n'apparaissent pas là-dessus. La raison pour laquelle c'est probablement parce qu'il y avait un contrat signé、ouais. ailleurs avec des compagnies de、ouais. disques qui ne peuvent pas、corps. nécessairement lancer、ouais. ça.、Euh, mais, c'est ça. J'aimerais ça essayer de trouver ça parce que、mm -hmm. dans le film d'ailleurs Cadillac Records où on, on reproduit un peu、euh, chess à cette époque-là avec Muddy Waters, Chuck、mm -hmm. Berry, etc.,、euh, on voit les Rolling Stones arriver et enregistrer justement et j'arrive pas à mettre le doigt sur la pièce qui est enregistrée là. Faut déjà、mm -hmm. a vérifier sur Internet ça doit se trouver en quelque part.、Mm -hmm. C'est certain. Également, en 1966, Big Brother and the Holding Company donnent un premier concert avec j a n i s Joplin.、Mm. C'est la formation ça, de Joplin. Il de... était, était fait pour aller ensemble là, parce que les deux, chacun de leur côté, c'est-à-dire le groupe et j a n i s Joplin, ont, je trouve, périclité là, par la suite.、Oui. Euh, Big Brother ont fait plusieurs albums après ça. Tu sais plus ce que c'était. Non, et, et j a n i s a eu quand même du succès, mais c é t a i t pas aussi.、Euh, j e sais pas. Donc、Manquait ça, quelque chose. Ouais, exactement. C'était pas parfait. Disons, <rire> c'était pas, pas. Même si elle était、bon、partie avec、temps. un des guitaristes. Hein? Ouais, était ouais, ouais. Avec Sam.、Euh, mais malgré ça, il、mm, y avait une chimie avec The Big Brother et, et, et Janice、euh, que les deux ont perdu en se séparant.、Mm -hmm. mm -hmm. Exactement. Ce qui nous amène en l'année 1971, oui, à Denver, alors que l e s policiers lancent du gaz lacrymogène dans la foule afin de disperser des fans surexcités de Jetro Tall. Ça, je trouve, je trouve ça un peu incroyable. C'est où ça? À Denver. Denver.、Ah. Mais Denver, c'est un État quand même assez conservateur.、Ouais. Euh, c'est un peu comme la、ouais. forme que l'État prend au sens géographique, c'est-à-dire carré.、Mm. Euh, Peut-être justement <rire> qu'on trouvait que c'était des fans surexcités, mais en fait.、Euh, C'est juste des gens et des festifs de voir Ian Anderson se faire aller sur scène、ouais. euh, comme, comme un fou. D'ailleurs, dans un documentaire que j'ai vu avec、euh, Ian Anderson, il raconte qu'il、euh, euh, ne se voyait même plus sur scène et、euh, le clavieriste. Comment s'appelait le clavieriste à l'époque、ah, J'ai oublié une très son bonne nom.、Euh, il, il dit il ne se voyait même plus, mon、bon, clavier. C est, c est, il n'est jamais aimé bien dessus. De il s'est orienté au son,、pas. à la position. <rire> C'est incroyable. Nous avons également、euh, en 1975, cette fois-ci, c'est America、euh, qui est au top du p a n a r è s a v e c la pièce Sister Golden Hair.、Mm -hmm. euh, une pièce que j'aime bien, qui est malheureusement、oui. brûlée, là,、oui. euh, même plus que carbonisée, mais、euh, j'adore Sister Golden Hair. C'est une pièce qui, qui me rend mélanc、euh, pas mélancolique,、oh, mais nostalgique,、euh, C'est lumineux,、euh, ouais. lumineux. Effectivement. c e genre de pièce que j'écoute un dimanche après-midi en voiture. L'été.、Euh, L'été, effectivement.、Oui. Exactement. En 1978, cette fois-ci, Bill Wyman tombe de scène lors d'un concert des Stones. C'était en Floride. Donc, il fait partie de cette longue liste de musiciens qui sont tombés de scène. C'est sûrement、euh... pas parce qu'ils bougeaient trop,、ouais. Non,、euh, ça, c'est sûr,、beaucoup. sûr, sûr. C'est vrai que Bill Wyman ne bougeait pas beaucoup.、Mm. Donc, non, non, c est... C est... il en était. Ça, me... ça valait u n e joke. C'était une statue. Oui. C'est. Oui, c'est. Ben, c'est particulier, mais il fait partie justement de cette liste-là de musiciens comme.、Euh... Steven Tyler qui était tombé de, de sain, mais lui, c'est parce qu'il bougeait b、oh、trop. Oui, c'est par parce qu'il bouge trop.、Euh, ouais, euh, donc, peut-être qu'il qu faisait trop noir et qu'il n'y t pas vu où il s'en allait、euh, lorsqu'il devait changer de place, peut-être.、Mm -hmm. c e s t pas, quelque chose du genre. En 1981, cette fois-ci,、eh、Steve Howe ainsi que、d、Jeff Jones, John Wetton et Carl Palmer f o r m e n d s ç Asia. Carl、euh, Donc, formation、mm -hmm. de. de Est-ce qu'on est qu appelle ça du New Wave C'est du rock. Non, non, c'est pas du New Wave. Non, c'est du AOR. C'est du AOR à tendance progressive. Oui, oui, c'est vrai. Dans le temps, les gens appelaient ça du rock progressif, mais non, ça n'en était pas. Non, non, non. C'était vraiment、ça. du rock commercial FM,、ah, ouais. là, ah, ouais. formaté pour la radio, et ça a beaucoup joué à la radio. Oui, effectivement. Oui, c'est même à outrance. Oui, <rire> oui. <ouais. rire> Par la suite, en 2003, Radiohead lance Hell to the Teeth, très très bon album, donc, qui, qui, qui va célébrer ses, ses 10 ans l'année prochaine. Donc, on faisait un clin d'œil, entre autres aussi,、euh, à la politique américaine, là, de, de, de... de Le George W. Bush.、Mm -hmm. euh, oui, c'est lui qui avait été élu à ce moment-là. Ouais. Donc,、euh, on remplaçait Hail to the Chief, to the chief"、euh, par Hail、mm -hmm. to the Thief. C'était d'ailleurs quelque chose qu'on pouvait voir sur les pancartes en 2000 lorsque Bush se rendait、euh, à son inauguration en tant que président. Le, il avait, ça avait été le seul président dans l'histoire qui a pas marché dans la rue、euh, pour serrer les mains des gens et aller les rencontrer parce、mm -hmm. que les gens étaient trop agressifs envers George、mm -hmm. W. Bush. Et、euh, donc, un album un peu plus politisé. Euh, ça a été, le premier album, premier CD de Radiohead、really、que j'ai acheté, c'était ça. Donc, j'ai découvert le groupe avec ça. Malheureusement, trop tard, je trouve. Mais bon, <rire> c'est, c'est, s c'est moi. Et nous terminons en 2004 avec le décès de Ray Charles. Il avait 73 ans, il est décédé d'une maladie du foie.、Euh, et Malheureusement, il n'a pas vécu assez longtemps pour,、euh, en fait, pour vivre la sortie de son film. J'allais dire pour voir son film, mais ça, ça aurait été une mauvaise blague. Euh, donc, euh, mais pour vivre quand même la sortie de, de, du film bio, biographique sur sa vie, i l'a、mm. l ramené un peu à l'avant-scène pendant un certain temps.、Euh, C'est un très bon film d'ailleurs.、Oui. Et il a connu une très bonne carrière aussi, Ray Charles. Il avait quel âge 73 ans. Il avait 73 ans, il a, il a connu une vie quand même assez.、Oui. Euh, c'est pas un m u s i c i e C'est quand même rock, relativement jeune. Ouais, oui,、euh, relativement jeune et il était encore en forme, mais c'est vraiment ça qui qu l'a、euh, qu mis à terre. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Simon. Merci.、Euh, je vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos ondes cet été. Il y a un genre de bleu, ça c'est les lundis à 20h. C'est en reprise les dimanches à 17h et les mercredis à 13h. Et il y a u album classique, hein?、Euh, ça c'est les vendredis à 10h, juste avant un classique. C'est en reprise les dimanches à 16h et les mardis à midi, juste avant la reprise de r a c l a s s i q u e Exactement. <rire> merci beaucoup, Simon. Merci.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 Les Doobie Brothers. Ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas entendu Toulouse Street. J'ai d'excellents souvenirs de ce disque. Tellement longtemps que je, je, je suis sûr que je ne l'ai jamais écouté, même avec ma blonde. Ça fait vraiment longtemps.、Euh, et au cours de l'après-midi, je vais vous présenter、euh, les nouveaux albums de Moonspell, Creator et Neil Young and Crazy Horse. D'ici là, bien sûr, on va écouter de la très bonne musique. Tout à l'heure, on va entendre un bloc rock québécois. On va entendre un peu le jazz rock, mais d'abord, on va y aller avec un petit bloc、euh, vaguement psychédélique, funk,、euh, mais avec une première tentative de fusion comme ça de rock et de musique classique.、Euh, mais d'abord, on va écouter le thème principal de la comédie musicale, Rock Hair.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 s a m e Vingt et une heures. Le vestibule, CFOU.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 プロボ。<food> <Yeah. S 1> Avec la première pièce vraiment connue qui a fusionné le rock à la musique classique, Classical Jazz, de l'émission de l'album d e Mason Williams Phonograph,、euh, Phonographic Record de 1968, immense classique des années 60. Et juste avant ça, on a entendu le trompettiste de jazz sud-africain Youg Masekela avec、euh, la pièce instrumentale Grazing in the Grass qui a connu un très gros succès. En 1968,、euh, Massekela, qui a, a fait une carrière absolument brillante aux États-Unis. Et qui a, côtoyé, de près le monde du rock en travaillant notamment avec des birds et en participant au fameux festival légendaire de m o n t r e a l en 1967. Cette pièce a aussi introduit, pour plusieurs l'utilisation de la cloche à vache comme instrument de percussion. Et, dans les années suivantes, de nombreux musiciens de rock, y ont eu recours. On pense à Free avec, Alright l Now, Nazareth avec Hair of the Dog. Et ici, au Québec, à Off and Back avec, Dominus Vobiscum. Au début du b l o c on a entendu The Fifth Dimension avec、euh, leur version de The Age of Aquarius、euh, sortie en 1969 sur l'album du même nom et qui faisait partie à l'origine, bien sûr, de la trame sonore de la comédie musicale Hair, sommet de la contreculture qui a scandalisé l'Amérique puritaine à la fin des années 60.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 que vous pouvez consulter. que j'ai présenté les, les j'ai présenté les 25,、euh, plus importants de la semaine dernière à ma 800e émission. il、euh, y a u、euh, n accès direct aussi à mon blog dans lequel vous r e t r o u v e z au moins une centaine de critiques d'albums me parus dans les 12 derniers mois.、Euh, d'ailleurs, j'ai fait, j'ai terminé la mise à jour、euh, cette semaine. On est enfin à jour pour ce qui est des critiques de disques. Et, il、euh, y a aussi une section, bah, d'addition diffusion si jamais vous avez envie d'aller écouter comme ça une ancienne émission n'importe quand dans la semaine, ainsi qu'un lien pour me contacter, pour me faire des commentaires. ou formuler une demande spéciale. Encore une fois, le site se trouve au www.reclassique.net. On va maintenant y aller avec un peu de rock québécois. Dans un moment, on va entendre Lucien f r a n c u e u r et autre chose, ainsi que le Offenbach de la grande époque. Mais tout de suite, je vais faire plaisir à mon ami le Dr. Pendragon, puisqu'on écoute Pagliaro. J'ai marché pour une nation. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est tout. Dimanche le 24 juin, à partir de 13h, venez célébrer l'esprit de la fête et le solstice sur la belle plage de sable blanc du camp Villejoie, dans le secteur Pointe-du-Lac. Entre autres, au programme, é b e r t i s m e rabasca, tour d'escalade, artistes et musiciens ambulants, conteurs, DJ, repas l'ancienne, levée du drapeau et feu de joie. Venez célébrer la Saint-Jean autrement au camp Villejoie toute la journée, le 24 juin, au 11 441 rue Notre-Dame-Ouest, dans le secteur Pointe-du-Lac. Pour plus d'informations, Facebook.com baroblique Fête sur la plage. Visite boomlocal.ca, ton site d'achat groupé en Mauricie, et profite de rabais de 50 à 90 chez plusieurs commerçants de la région. Boomlocal, créé par des étudiants qui vous ressemblent. Boomlocal, profitez et découvrez. Bonjour.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 Pour des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca q t r ou visitez lecfou.ca. Vous êtes à CFOU pour l'écouter. 89 ans. I'm gonna h u y 走ってきた17時。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 私は2年目のフィジュアルで、t 初はも s 一回、私はフェイクトルーや飲み m を食べるこ à l できます。 De toutes les beautés et toutes les horreurs du monde. De Marilyn Monroe à Michel Richard, de j a n i c Joffin à t i e n e d u r e s n de Jane Lansfield à j u l i e t t a de Lise a y e t t e à Dracula.、Il、me p o i g n a t en gorge, l u vengeant la dernière goutte de mon sang, c'est ça q u était. Pis moi, le cave qui l'aïssait, je l'aimais, je l'aimais. Va bien falloir un jour, tu es la femme qui m'a tout donné, tout pris, tout redonné, pis tout r û l é i s tu payes pour mon malheur. Va、bon, bien falloir q u e c e que tu veux? Un bon jour que je te tue, morceau par morceau. D'abord j vais tuer ta férocité, pis ta vanité, puis ta malhonnêteté, ta rapacité, ta perversité, ta frivolité, ton infidélité, ton é r é d i t é ton absurdité, ta partialité, ton immoralité, jusqu'à ce qu'il reste plus rien q u ta virginité, ta féminité. たくらじゅうてたたくらじゅうてたたくらじゅうてたたくらじ t うてたたくらじゅうてたたくらじゅうてたたくらじゅうてたたくらじゅうてたたくらじゅうてたたくらじ e うてたくらじゅうてたくらじゅうてた a らじゅうてたくら r ゅうてたくらじゅうてたくらじゅう e たくら l ゅうてたくらじゅうてた b らじゅうてたくらじゅうてたくらじゅうてた e ら e ゅうてたくらじゅうてたくらじゅうてたくらじゅうてたくらじゅ a てた e らじゅ e てたくら C'est ça, cet enfant-là. Tu te sors. Non, mais regarde la l i e l a i s s e Je te parle, t ê t e de blanc. As-tu peut-être de grand-chose, cet e n f a n l à l a i s s e l n y'a rien à faire avec ça, ça comprendra jamais. Eh e il e comme si, ok. Laisse-le. Lucie Fracœur et autre chose avec Hey You Woman, un classique tiré de leur non moins classique premier album, par r e n une chance avec moi. De 1975, c'était précédé d o f f a n b a c h avec Femmes qui s'en va, qui nous vient de leur disque Traversion de 1978. Et au début du b l o c on a entendu Pagliaro avec une pièce、euh, de fait de circonstance, c'est -ci. ainsi. J'ai marché pour une nation, ça nous vient de l'album、euh, m y Lady de 1972. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre、euh, un peu de jazz rock avec、euh, for la formation Chicago. On va aussi entendre les Beatles, mais tout de suite,、euh, on écoute les Australiens de Flash in the Pan, à s i fou, 89 FM. t i n o l d and t e l l made a stand, raised his hand, sang a song. Took a chance, raised his hand, sang a song, now he's back.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 Avec la pièce Introduction qui ouvre leur excellent premier album intitulé Chicago Transit Authority de 1969. Excellent, vraiment excellent album de jazz rock. Et、euh, juste avant ça, on a entendu les Beatles avec、euh, Hey Bulldog. Ça, ça nous vient de l'album Yellow Submarine et de la trame sonore de ce film de 1969. Et au début du bloc, on a entendu le duo australien Flash in the Pan avec leur classique Hey St. Peter. Qui ouvrent leur premier album homonyme paru en 1979. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a l a i n Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de nouveautés, je vous parle du tout nouvel album de Neil Young qui a retrouvé Crazy Horse pour la première fois depuis 9 ans, soit depuis l'album Greendale. De, euh, de 2003, un album, concept qui n'avait pas fait l'unanimité à l'époque. Le nouvel album de Neil et Crazy Horse s'intitule Americana et,、euh, comme son titre l'indique, il évoque les traditions musicales américaines, c'est-à-dire le folk, le country, le rhythm and blues et le rock and roll. Sur le disque, ils reprennent des morceaux traditionnels très connus des Américains comme Oh Susanna, Clementine, Tom d o o l a Uh, Gallows Pole,、uh, This Land is Your Land, mais aussi des choses plus surprenantes comme Get a Job, des silhouettes et même le God Save the Queen à la fin de l'album. The Crazy Horse, ça a toujours été une, une espèce de gros groupe de garage, je trouve, très s l a p é en bon français, un peu débraillé, souvent tout croche.、Euh, ça a son charme pour certains, mais cette fois-ci, je trouve que Neil Young et Crazy Horse n'ont jamais été aussi brouillons et peu soignés. Euh, ce qui fait que ce nouvel album a l'air、euh, complètement b â t e l y Ils ont l'air d'une belle gang d'amateurs,、euh, ce qui est tout à fait surprenant venant d'un groupe comme ça qui fait carrière depuis une quarantaine d'années.、Euh, c'est surtout au niveau des, des, back vocals, je trouve que ça fait dur.、Euh, c'est aux limites du supportable même, je dirais.、Euh Pour vous en convaincre, vous ne devez qu'écouter Tom Doola ou Get a Job, qui sont à peu près les pires.、Euh, donc, c'est pas un disque qu'on pourrait dire que j'ai aimé. Je ne l'ai pas détesté non plus.、Euh, c'est bien meilleur, par exemple, que son disque, Le Noise de 2010, que lui, je l'avais profondément détesté.、Euh, mais certains,、euh, trouvent ce disque, euh, Americana, euh, comme le magazine Rolling Stone et le USA Today. Ils l'ont adoré, eux.、Euh, question de vous donner une petite idée de ce que ça a l'air, ce nouvel album de Neil.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 Crazy Horse. On vient d'écouter deux des meilleures pièces tirées de leur dernier album, tout nouveau, sorti cette semaine en magasin. L'album Americana. On vient d'entendre le morceau High Flying Bird, une composition du chanteur country Billy Ed Wheeler, que Neil et le Crazy Horse ont remanié comme ça à leur manière, garage, rock, sloppy. Euh, C'était précédé de la pièce traditionnelle Gallows Pole qui a été popularisée par la chanteuse de blues Odetta dans les années 50, puis par Led Zeppelin dans le monde du rock dans les années 70. Neil Young, Neil Young et Crazy Horse viennent d'en faire une relecture bien moins bonne, à mon avis, que les deux premières versions que je viens de mentionner. Le magazine Rolling Stone、euh, a donné 4 étoiles sur 5 au disque Americana, mais personnellement, je lui donne、euh, 5, mais sur 10.、Euh, je n'ai pas tellement aimé、euh, ce disque et c'est dommage. Neil Young et Crazy Horse s'en viennent en spectacle à Montréal en octobre. Je pense que les billets vont être mis en vente la semaine prochaine et il y aura Patti Smith en première partie. Vous êtes à l'émission r Classique en compagnie d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant aller écouter,、euh, là, on va aller écouter de très bonnes choses. Dans un moment, on va entendre George Throgood et le a l m o n d Brothers Band,、euh, mais tout de suite, on écoute、euh, Steve Hill.、Euh, Gotta be strong and carry on. Vous êtes à l'antenne de la seule station à diffuser du vrai rock et du blues à Trois-Rivières. C'est fou! Are you getting tired of b a n d d o Born to lose Don't let nobody tell you when your time is through. No, no need to worry, just keep on doing what you're d o g e t t i n g pushed d o w n time and time again. How much can you take and keep moving? When you're looking on up at the bottom, gotta be strong and carry on. Gotta be strong and carry on. Don't know how long, gotta be strong and carry on. Gotta be strong and carry on. Gotta be strong and carry on. Gotta be strong and carry on. Don't let nobody tell you when your time is u e No need to worry, just keep on doing what you a do and carry on. Gotta be strong. On. Gotta be strong. and Carry on.、You、gotta be strong. and Carry on. La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de m i c r o b r a s s e r i e s québécoises, des bières importées de différents brasseurs et b r a s s e r i e s du monde entier, un choix de cidre de pommes, de paniers c a d e a u de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils s e r o n t vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 41-70 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir.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 « Brothers b Avec n d a la longue version en concert de In Memory of Elizabeth Reed, qu'on retrouve sur leur album en spectacle At Fillmore East, d un immense classique paru en 1971. Juste avant ça, on a entendu George Throgood and the Destroyers avec le morceau high-heeled sneakers qui nous vient de leur excellent dernier album 2120 South Michigan Avenue. Il est Paru à l'été 2011 et au début du bloc, on a entendu le trifu v i e n Steve Hill avec Gotta Be Strong and Carry On, un morceau, une composition de Steve qu'on retrouve sur son dernier excellent disque de blues Solo Recordings Volume 1 qui vient tout juste de paraître.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 des Doobie Brothers qui est paru il y a exactement 40 ans ce mois-ci, en juin 1972. Deuxième album des Doobie Brothers à l'époque et c'est le premier à avoir obtenu du succès et avec lequel le public rock en général a découvert ce groupe qui mélangeait comme ça le folk et le h a r d avec une approche très accessible, près de la pop, sans que ça devienne toutefois cucu puisque les Doobie Brothers présentaient un côté boogie qui leur donnait une crédibilité Définitivement rock à l'époque. Ils avaient、euh, vraiment un petit air southern rock, je dirais, qui était très en vogue. Ce, ce, ce, le southern rock était très en vogue dans ce temps-là. Ils il se rapprochaient l e s Doobies de, du groupe des frères Allman,、euh, côté son et attitude. On les a aussi comparés aux Eagles à leur début, mais、euh, les Doobies Brothers étaient plus éclectiques et érudits que les Eagles, puisque les Doobies ajoutaient à leur musique des éléments de jazz et de RB. n、B. Toulouse Street, c'est le premier disque des Doobies qui r e n f f e r m a des succès comme、uh, Jesus is Just Alright, Rocking Down the Highway et Listen to the Music, qui sont tous devenus、uh, des gros canons du groupe, qui,、uh, même encore aujourd'hui, n'ont pas le choix de les interpréter à chacun de leurs concerts. Aujourd'hui, on va écouter la f a c e 1 de ce petit bijou. Ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu ce disque. Toulouse Street des Doobie Brothers. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. And the crowd is growing bigger. 結構 17h。 Just might pass this way again. On vient d'entendre la f a c e 1 au complet de leur album Véné de classique Toulouse Street, qui est paru il y a exactement 40 ans ce mois-ci, en juin 1972. On vient d'entendre la pièce Cotton Mouth, qui est un morceau de swamp rock, apparemment, euh, euh, qui a été、euh, inspiré par CCR, Credently Water Revival. C'était précédé de la très belle pièce titre, une composition du guitariste et chanteur Patrick Simmons, qui est là depuis les débuts. en fait, sauf erreur de ma part, il me semble que c'est le seul membre des Doobie Brothers qui est là vraiment depuis le début, Patrick Simmons. Et juste avant ça, on a écouté une autre pièce de Pat Simmons, celle-là à s a v e u r Caraïbes, mais tu dis les m a m a l o y C'était précédé、euh, d'une des,、euh, des plus gros canons des Doobie Brothers, Rocking Down the Highway, composition、euh, du chanteur et guitariste Tom Johnston, euh, qui, euh, tout comme la pièce、euh, qu'on a entendue au début de cette phase 1, Listen to the Music, qui représente vraiment ce que l e s Doobie Brothers、euh, ont fait de, de meilleur. Toulouse Street,、euh, ça a eu、euh, pas mal de succès et ça a contribué à les établir comme、euh, Un des groupes américains importants du début des années 70. Toutefois, avec l'album suivant, ils se sont encore plus surpassés puisque、euh, le disque suivant, c'était l'excellent The Captain and Me de 1973 que j'espère vous présenter un de ces jours. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous faire tourner une autre face complète d'un autre album Véné de classique. Celui-là, paru en 1977. Je vais vous faire tourner une face de l'album Going for the One de Yes. C'est donc un rendez-vous.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 Mais tout de suite, on écoute une pièce que je n'ai pas eu le temps de faire tourner la semaine dernière dans le cadre de mon、euh, top 25 des chansons rock de tous les temps, les meilleures chansons rock de tous les temps.、Euh, il s'agit de ma 25e position, la version en spectacle de When the Music's Over des Doors. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.FM. I want to hear the scream of the butterfly. Come back, baby, back into my arms. We're getting tired of hanging around it.、Yeah. Waiting around with our heads to the ground. I hear a very gentle sound. Very near yet, very far, very soft and very clear. Come today, babe, come today. What have they done to the earth、then? What have they done to our fair sister, ravaged and plundered? Lift her and bit her, stuck her with knives in the s i g h t of the d a w n and tied her with fences and dragged her down. I hear a very gentle sound. With your ear down to the ground. Is that any way to behave at a rock and roll concert? You don't want to hear that for the next half hour, do you?、No. All right. Shh, shh, shh. Come, on, come on, come on. Damn, give, give the singer some, man. Aye. We want the world, and we want it.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 Au plaisir de vous servir. Vous êtes assez fou pour l'écouter. q u a n t r e v i n g t n e r y m u c h right All Does anybody here know where Palmdale is? You do? Good. Do you, have you ever heard of a place called Sun Village? You, some, some of you know where Sun Village is. Oh, it's out in back of Palmdale. All right. At one time, that used to be a、uh, big place for raising turkeys. And、uh, I went to high school in Lancaster, which is not far from, uh, from uh, Palmdale. Oh, is it very good for other things out there now? Good. c a m p turn me up so they can hear what I'm saying. Ladies and gentlemen, this is a song about this place where I used to live, where they used to raise turkeys. Through this film, Ruth has been thinking, what can I possibly do that will amaze everyone? I think she's come up with the answer, just keep your eye on her. <laughs> Et les Mothers of Invention. Avec un long morceau en trois mouvements, c'est-à-dire Village in the Sun.、Euh, ensuite, on a entendu A k i d n e s s Heart f o f You. Et finalement, Don't You Ever Wash That Thing. Ça vient de l'album Roxy and Elsewhere, paru en 1974. C'était précédé de la version spectacle de When the Music's Over, des Doors, version qu'on retrouve sur le disque.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 La chronique des groupes obscurs. Et cette semaine, je vais vous parler d'une formation anglaise qui a débuté dans les années 80, la formation Fast Way. Pour l'instant, on va y aller avec un peu d e progressif moderne. Dans un moment, on va entendre l'excellente formation américaine Astra avec un morceau tiré de leur fantastique deuxième album qui est paru au début de cette année, The Black Chord. Mais tout de suite, on va y aller avec les anglais de Porcupine Tree, Riving Somewhere. 89.1FM。 i e c o p r n o Sublime with Rome, No Use for a Name, Bad Religion, As I Lay Dying, Good Riddance, Goldfinger, Face to Face, Dream Theater, The Exploited, The Devil Wears Prada, War, Suicide Silence, Real Big Fish, Protest the Hero, Boy Bud, Vuker Machin.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 Excellent jeune、euh, quatuor de San Diego en Californie, Astra, avec、euh, la pièce qui clôture leur fantastique、euh, dernier album, The Black Chord. C'était la pièce、euh, Barefoot in the Head. Et juste avant ça, on a entendu les a n d l a i s de Porcupine Tree avec Arriving Somewhere But Not Here, qui nous vient de leur disque Deadwing de 2005. Dans un moment.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 Connecté sur la Mauricie à tous les jours 17h15 sur Télécogeco, câble 11. Pour les rediffusions, consultez tvcogeco.com. Qui sait, peut-être y v e r r e z v o u s des gens de l'UQTR à l'écran. Télécogeco, des vraies nouvelles d'ici. Tu es dynamique et tu as le goût de t'impliquer? La 47e finale des Jeux du Québec à Shawinigan 2012 sont à la recherche de bénévoles. Que ce soit pour l'animation, l'aide aux athlètes, l'administration ou encore les activités culturelles, il y a une place pour toi. Bien vive l'expérience des Jeux du Québec à Shawinigan du 26 juillet au 3 août. Pour plus de renseignements, va sur le site des Jeux au Shawinigan2012.jeuduquebec.com x ou encore contacte Marilyn au 819-437-9527.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 D'un groupe anglais de hard rock qui a débuté dans les années 80. Je vous parle de Fast Way. Fast Way qui est en fait un super groupe, un super groupe, puisqu'il a été formé par deux musiciens qui étaient vraiment connus à l'époque, soit Fast Eddie Clark, le guitariste emblématique de Motorhead, avec le bassiste de UFO, Pete Way. Un homme renommé autant pour ses excès et son mode de vie sex, drugs, and rock'n'roll que pour sa musique et sa présence sur scène remarquable. Le groupe était complété par Jerry Shirley, l'ancien batteur de Humble Pie, et par un chanteur tout à fait exceptionnel du nom de Dave King, un grand écossais roux. et、euh, Véritable émule d'ailleurs, e Robert p l n t、euh, d a Fastway se voulait une espèce d'hommage au Hard Rock des années 70 en reprenant un peu ce que faisait Led Zeppelin,、euh, Uriah Heep et Humble Pie. À peu près personne d'autre ne faisait ça à cette époque-là. Et、euh, le premier album de Fastway a été vraiment remarqué. Toutefois, au moment d'entrer、euh, en studio, Pete Way,、euh, il faisait plus partie du groupe. Il en avait formé un autre du nom de Wasted avec qui、euh, il a sorti quelques albums et il est aussi、euh, de Devenu le bassiste à cette époque-là, aussi le bassiste d'Ozzy Osbourne sur la tournée Bark at the Moon de 1983. Le premier disque homonyme de Fastway, donc,、euh, il est sorti cette année-là, en 83, et il s'est avéré vraiment très bon. Un disque qui a plu particulièrement aux fans de Led Zeppelin, qui étaient en deuil de leur groupe、euh, à ce moment-là, depuis trois ans. Question de vous faire une idée de leur musique de Fastway, de ce que ça avait l'air. On va tout de suite、euh, écouter trois morceaux. Parmi leurs meilleurs. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule à diffuser du vrai rock à t o i r i v i è r e C'est fou, 89 FM. Sway, un groupe anglais obscur qui a fait son apparition dans les années 80. 80 et plus tôt. plus On vient d'entendre trois morceaux parmi leurs meilleurs. On vient d'entendre la pièce-titre de leur deuxième album. All Fired Up de 1984. Juste avant, on a entendu deux morceaux tirés de leur premier et très bon disque homonyme.、Euh, on a entendu s e s What You Will et au début du bloc, on a écouté Easy Living、euh, qui a quand même pas mal joué sur les ondes des stations de Radio Rock en 1983. Après la sortie de leur premier disque, Fast Way ont eu la chance de se retrouver en première partie d'une tournée majeure. Ils se sont retrouvés en première partie de ACDC sur leur tournée. Américaine et Iron Maiden. Je les ai vus au Forum de Montréal avec ACDC sur la tournée Flick of the Switch.、Euh, L'album All Fired Up qui a suivi a aussi connu passablement de succès,、euh, mais c'est、euh, au troisième que ça s'est gâché、euh, quand le groupe a choisi comme ça de prendre un virage musical, de délaisser le hard rock bluesé. pour devenir plus commercial et EOR. Ça leur a fait perdre beaucoup de fans et de crédibilité, bien sûr.、Euh, l'atmosphère s'est détériorée à l'intérieur du groupe et, et éventuellement le chanteur Dave King a quitté. Le groupe a continué aussi sans le batteur,、euh, Jerry Shirley, qui avait、euh, quitté, lui, pour、euh, des raisons de santé. Néanmoins, Fast Eddie Clark a poursuivi l'aventure、euh, Fast Way avec、euh, différents musiciens et le groupe existe toujours, malgré、euh, le manque flagrant de succès、euh, qui qui fait qu'il doit regretter aujourd'hui f a s t e d d i e d'avoir, plaqué Lémy, d'avoir quitté euh, Motorhead euh, dans le temps, en pleine gloire.、Euh, Fastway ont fait plusieurs albums qui ne se sont pas vendus.、Euh, ils n'ont pas suscité grand intérêt, grand intérêt en général.、Euh, ils ont sorti dernièrement un album intitulé Eat Dog Eat, qui est dans la même veine、euh, que leur premier disque. C'est pas mauvais,、euh, mais c'est pas le genre de chose que j'irais acheter en courant.、Euh, c'est même assez banal, mais au moins c'est un retour à une certaine forme. Voilà qui conclut cette petite présentation de Fastway dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur,、euh, euh, celui-là, un groupe de rock progressif italien des années 70 du nom de Tilt. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très grande obscurité. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d a n n e Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock. À travers le temps, dans la dernière heure de l'émission, je vais vous présenter il y a les nouveaux albums des formations européennes, Creator, et Moonspell. Mais d'ici là, j'ai de l'excellent heavy metal et hard rock pour vous. Avec, e、euh, n débutant, justement, un petit bloc consacré à des compatriotes de Creator, un petit bloc、euh, metal allemand. Dans un moment, on va entendre le fantastique trio de vétérans Rage, précédé de Accept. Mais tout de suite, on écoute、euh, les grands-pères、euh, du metal allemand qui seront en spectacle à Montréal、euh, prochainement. c o r p i n s Dynamite, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 i n f m e s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 Merci à Xitel, fournisseur de services à Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin! d'arriver Sur le bateau q u e c e s t fou nous allouer pour l'été? Je peux pas croire que vous allez passer l'été là-dessus à animer une émission. Je suis le roi du monde! OK, j'ai la feuille de p o u l e Qui avait dit que Mathieu dirait ça en dedans de u x minutes? C'est moi, c'est moi. Bravo François, un point pour toi. Hey! Peux-tu te dessiner tout nu? Est-ce que j'ai encore le temps de débarquer? i e s où le iceberg pendant qu'il est sur la b o u u lui? La vie de croisière d'assemblage requis, pour la première fois en 3D. À l'affiche tous les jeudis de l'été, de 13h à 17h. On rappelle les samedis à midi et les lundis à 15h. Assemblage qui Pour la 7ème édition, le Detox Rockfest est fier de vous présenter. Corn, Sublime with Room, No Use for a Name, Bad Religion, As I Lead Dying, Good Riddance, Goldfinger, Face to Face, Dream Theater. どうだ quatre-vingt-neuf, un.、Oh. Excellent r i o de vétérans allemands Rage avec Forever Dead, morceau tiré de leur très bon dernier disque qui est paru il y a quelques semaines, intitulé Twenty One ». drôle de titre puisque c'est le 20e a l b u m du groupe à ma connaissance. Juste avant ça, on a entendu Accept avec la pièce-titre de leur dernier disque, Stalingrad. Nous aussi, c'est un très bon disque qui est paru il y a quelques semaines. Et au début du bloc, on a entendu Scorpions avec Dynamite, un classique tiré du non moins classique album Blackout de 1982. Ils seront en spectacle au Centre Belle le mardi 3 juillet pour la dernière fois puisque c'est vraiment la fin de leur tournée d'adieu. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, il y en a plein. Il y a George Throgood et The Destroyers qui sont au Capitole ce soir. Vendredi 8 juin, ça, c'est pour ceux qui écoutent、euh, l'émission en direct,、euh, pour ceux qui écoutent la rediffusion de mardi, eh bien, c'est passé, évidemment.、Euh, vendredi, samedi 15 et 16 juin aura lieu à Montebello le Detox Rock Fest avec une affiche, une affiche très, très éclectique puisqu'on y retrouve, entre autres, c o r n、euh, Bad Religion, Dream Theater, Sublime with Rome, il、euh, y a même des Exploited, c'est vraiment très éclectique.、Euh, lundi 18 juin,、euh, Marilyn Sont e r à l i m p é r i a l de Québec et le lendemain, le mardi, ils seront à l'Olympia de Montréal. Les Beach Boys seront au Centre b e l l le mercredi 20 juin. Vendredi 22, Corrosion of Conformity seront au Fofone Électrique. Roger Waters sera au Centre b e l l le mardi 26 juin. Leonard Skinner seront au Maddie's Place de Kanawaki le vendredi 6 juillet et le dimanche, le 8 juillet. Alice Cooper sera en première partie de Iron Maiden au Colisée de Québec et tout ce monde-là sera, se retrouvera sur l a scène du centre b e l l le mercredi 11 juillet. Et entre les deux, aura eu Aerosmith au、euh, mondial l o t o q u é b e c de Laval.、Euh, le jeudi, Aerosmith seront à Québec, bien sûr, sur les plaines d'Abraham. Lundi 16 juillet, Def Leppard, Poison et Little Ford seront au centre b e l l Skeleton Witch et Barn Burner seront à Trois-Rivières. a u r o café k c le stage le mardi 17 juillet. Ça va être bon, ils sont très bons en spectacle, Skeleton Witch et Barn Burner. Je les ai, ai jamais vus en concert, mais、euh, sur l album, c'est vraiment bon.、Euh, mercredi 18 juillet、euh, la, aura lieu la tournée、euh, Shockwave qui va s'arrêter au、euh, Club Soda avec、euh, Fear Factory, Voivod, Cattle Decapitation,、euh, Misery Index, Revocation et Havoc. Vendredi 27 juillet, Slash sera à l'Olympia de Montréal et、euh, les samedis et dimanches 11 et 12 août, bien sûr, aura lieu le Heavy MTL au parc Jean Drapeau. Le jeudi 16 août, Into Eternity, Single Bullet Theory et trois autres groupes seront au Petit Campus. Ça, c'est une présentation de BCI. Il vola u pour les amateurs de rock progressif. Ils seront à la place des arts le mercredi 29 août. Lundi 10 septembre, Creator et Accept Sont e r Métropolis en compagnie de Swallow d e Sun.、Uh, Peter Gabriel sera au Colisée Pepsi le dimanche 16 septembre. Mercredi 19 septembre, bien sûr, Nightwish et Camelot seront au s e p s e m de Montréal. Ça aussi, c'est une présentation BCI, tout comme、uh, Devin t a r j e n Et Catatonia, accompagné e de Paradise l o s t et、euh, Stolen Babies. J'aime bien Stolen Babies. Ils seront au Café Campus、euh, le jeudi 20 septembre. Une autre présentation de BCI.、Euh, et ça, ça va faire plaisir à mon ami le Dr. Pendragon.、Euh, Morbid Angel sera au Club Soda avec Dark Funeral. Ça, ça, me fait, ça va me faire plaisir. Dark Funeral, par contre. Et Grave,、euh, le dimanche 30 septembre,、euh, le même soir que Anthrax, Testament et Death Angel sont au Capitole de Québec.、Euh, tout ce monde-là va se retrouver. Au m é t r o p o l i s le mardi 2 octobre, vendredi 5 octobre. Ça, c'est intéressant. Il y a Three Friends qui seront au Palais Montcalm. Three Friends, ben, ça réunit trois membres、euh, importants de Gentle Giant et ce monde-là sera au,、euh, à l'Outremont、euh, le dimanche 7 octobre. Rush sera au Centre b e l l le jeudi 18 octobre. Epica! Ça, ça va me faire beaucoup plaisir de revoir Epica au Metropolis le mardi 30 octobre. Ça aussi, c'est une présentation BCI. Et finalement, Neil Young et Crazy Horse seront au Centre b e l l avec Patti Smith en première partie le vendredi 23 novembre.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 Du nouveau et très bon disque de la formation britannique The Cult. On écoute The Wolf. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des m é l l e m a n e s La seule à diffuser du vrai rock à toi, r s eh bien, c'est fou. 89.FM.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 c o m e Jeune formation Huntress, nouveau groupe, avec la pièce-titre de leur premier album qui est paru il y a deux semaines, deux, trois semaines, Spell Eater. Et juste avant ça, on a entendu des vétérans anglais, Savage, avec The Rage Within, qui ouvrent leur très bon dernier album,、The、Sons of Malice. qui est paru il y a quelques semaines. On a aussi entendu Gypsy Hawk, une autre jeune formation, avec、euh, la pièce Hedge King, qui、euh, nous vient de leur、euh, tout nouvel album. En fait, il est même pas sorti. Rivalry and Resilience, c'est leur deuxième. Et,、euh, au début du bloc, on a entendu The Cult, des vétérans anglais eux aussi, avec The Wolf, qui nous vient de leur、euh, nouvel album, Choice of w e a p o n qui est paru il y a deux semaines. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec deux pièces que je n'ai pas eu le, le loisir, que je n'ai pas eu la chance de faire tourner la semaine passée et qui font partie de mon top 25 de mes chansons de rock préférées de tous les temps. En fait, il s'agit des positions 15 et 14. Dans un moment, on va entendre Slayer, mais tout de suite.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 C'est fou. On va l'écouter. 8 9 1.、Oh. c u r c u l avec Electric Rattlesnake, ça nous vient de leur très bon nouvel album, d e l e c t r i c Age, qui est paru il y a quelques semaines. Et juste avant ça, on a entendu deux pièces que je n'ai pas eu la chance de faire tourner la semaine dernière lors de la présentation de mon top 25 de mes chansons de rock préférées de tous les temps. C'est-à-dire qu'on a entendu la 15e position qui est Slayer avec Angel of Death, précédée de Drapery Falls de Opeth.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 Pour ceux qui ne les connaissent pas au Mount Spell, ils font un métal sombre entre le rock gothique et le black symphonique. Ils existent depuis une vingtaine d'années.、Euh, ici, il s'agit de leur dixième、euh, album studio depuis 1995 et c'est leur、euh, premier disque en quatre ans, soit depuis l'excellent Night Eternal de 2008, qui,、euh, que j'avais beaucoup aimé, qui présentait des arrangements symphoniques et des atmosphères très sombres. Le nouveau disque, qui est、euh, en passant un album double concept, s'intitule Alpha Noir. Omega White Et il est définitivement plus carré que son prédécesseur. Mais、euh, si c'est plus direct, ça n'en demeure pas moins、euh, complexe et sophistiqué. m o n t s、euh, p e l ont, à l'instant de o p e t h à l'époque des disques、euh, Deliverance et、euh, Damnation, concocté une oeuvre comme ça en deux parties, soit une plus sombre, qui est Alpha Noir, bien sûr, et l'autre plus lumineuse, je dirais, intitulée Omega White. Question de vous donner une idée de ce que ça a l'air, cet album. On va tout de suite en écouter deux morceaux. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89 f M。 me Deux morceaux tirés de leur tout nouvel album, double Alpha Noir Omega White, qui vient de sortir. On vient d'entendre la pièce titre Alpha, alpha Noir. C'était précédé de Lycanthrope, qui ouvre le disque en force. Un très bon disque réalisé avec soin.、Euh, la première partie, Alpha Noir, est plutôt sombre, alors que la deuxième, comme je l'expliquais plus tôt, Omega White est plus lumineuse, je dirais. J'ai préféré la première partie, la partie、euh, sombre. Ça vaut un bon 8、euh, 8,5 sur 10, album très très sophistiqué, je dirais. Vous êtes à l'émission r é c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de ma troisième et dernière nouveauté de la semaine. Je vous parle du tout nouvel album du quatuor allemand de v é t é r a n Creator qui est sorti cette semaine et qui s'intitule Phantom Antichrist, dixième album studio pour ce groupe qui est une véritable institution du mouvement metal thrash en Europe. J'avais entendu de très mauvaises choses sur ce disque. Mon ami le Dr. Penragan, de Dr. Penragon de l'émission Réanimation, entre autres, l'a profondément détesté.、Euh, J'étais donc pas tellement emballé à l'idée de l'écouter, surtout que j'ai toujours trouvé que Creators, c'est un groupe qui avait eu une carrière en dents de si、euh, leurs bons albums étaient、euh, souvent suivis de très mauvais disques. On a juste à penser à l'incroyablement médiocre、euh, Terrible Certainty qui avait、euh, suivi le classique Pleasure to Kill à la fin des années 80. C'est donc un groupe que j'ai、euh, toujours trouvé instable, irrégulier. À entendre、euh, les mauvais commentaires, je me suis dit qu'ils venaient d'en faire un disque vraiment moche,、euh, après avoir connu comme ça une très bonne séquence dans les dernières années avec、euh, les précédents disques, c'est-à-dire、euh, Violent Revolution,、euh, Enemy of God et surtout h e a r t s of Chaos, que j'avais、euh, particulièrement beaucoup apprécié.、Euh, malgré tous ces mauvais commentaires, j'ai décidé de l'écouter, d'aller voir à quel point c'était mauvais.、Et Et je dois dire que j'ai été très surpris en l'écoutant, Phantom Antichrist. Surpris、euh, des réactions négatives puisque je l'ai trouvé bon, ce disque, très énergique, inspiré, très métal, mais mélodique en même temps. Un disque tout à fait honorable pour ces vétérans qui sont、euh, toujours restés authentiques, eux,、euh, intègres、euh, par rapport au métal, contrairement à bien d'autres de leurs contemporains,、euh, Metallica en tête. C'est du bon c r e a t o r Phantom Antichrist, très métal, mais aussi accessible et mélodique, comme c r e a t o r l'ont toujours fait. Ils n'ont pas ralenti la cadence. C'est toujours aussi rapide et infernal. Pas de baisse non plus dans l'intensité de l'exécution. Ventor est un puissant batteur et m i l l e est en très grande forme vocale. Il est inspiré et、euh, le jeu des guitaristes est toujours aussi nerveux et、euh, solide. C'est à n'y rien comprendre ses réactions négatives parce que je l'ai trouvé tout à fait correct, ce nouvel opus des Allemands. Question de vous en donner une idée. On va tout de suite aller en écouter trois morceaux Phantom a n t i c h r i s t The Creator.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 The Creator, avec、euh, trois morceaux tirés de leur、euh, tout nouvel album, intitulé Phantom Antichrist,、euh, qui vient tout juste de sortir en magasin. On vient d'entendre la très efficace United in Hate, précédée de la tout aussi efficace Civilization Collapse. Au début du blog, on a entendu l'excellente pièce titre. Ce ne sont pas les seules bonnes pièces sur le disque. J'ai、euh, particulièrement aimé aussi、euh, Uh, the Death to the World、uh, from Flood into Fire.、Um, je l'ai trouvé bon, ce disque, et je trouve que c'est、uh, un retour tout à fait convaincant pour ce groupe de vétérans allemands qui approchent comme ça de la cinquantaine. Ils font carrière depuis quasiment t r ans. Ils ont pas l'air trop fatigués. ç a v a u x à 8 sur 10,、uh, Phantom Enterprise The Creator. L'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami Simon Fédivé, l'historien de C'est Fou pour euh, les effets、euh, mérides、euh, du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission album classique juste avant la mienne. Ça, c'est les vendredis à 10 h e n direct et un genre de blues aussi、euh, les lundis à 20 h Dans un moment, ça va être la reprise de C'est pas Cancun avec、euh, Maxime Tanguet et Pascal Cholette-Janson. Si vous écoutez la rediffusion du mardi, oui, là, ça va être le docteur Up and Dragon qui va suivre de 19h à 22h avec l'émission Réanimation en compagnie de son triste acolyte, un autre de mes amis, l i n f â m e s i n i s t r o s e La semaine prochaine, à Rac Classic, je vais vous parler entre autres des nouveaux albums de Joe Walsh et Rush.、Euh, je vais vous présenter aussi une face complète d'un album véné de classique paru il y a 35 ans, soit Going for the One, d h e Yes. Je vais vous présenter un groupe anglais. Quelque peu obscur, pas anglais plutôt, mais italien,、euh, vraiment obscur、euh, des années 70, ro, groupe de rock progressif du nom de Tilt. Et évidemment, mon ami Simon f i t z b y sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vais vous、euh, quitter avec une dernière pièce, une、euh, pièce de la formation Adrenaline Mob, tirée de leur premier disque qui est paru il y a quelques temps. Euh, L'album Omerta, la pièce Undaunted. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission classique. Salut!